Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans Grand Prix, j'ai chaud Voilà, c'est tout ce qu'on qu voulait vous dire ce soir, il n'y avait pas grand chose de plus de prévu dans cette émission. Euh, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Oh, l'escu dit, l'horaire les, les, les, les annoncée n'était pas le bon. Oh non, non, mais attendez, chers amis, vous êtes bien des, des novices sur cette chaîne Twitch. Écoutez, on vous annonce 20h30, il est 20h35, autant vous dire que là on est en avance, bien évidemment Euh, je vais donc procéder en vous mettant le générique de Joe Pardi pendant les 6 prochaines minutes Ça <rire> va être long on, on, on, on en a rassuré, on va commencer euh, cette émission Grand Prix nous sommes 3 ce soir ça devrait donc aller très rapidement d'ici 3h20 on aura euh, terminé Bon, autant vous dire que vu la tronche du Grand Prix d'Azerbaïdjan ce week-end je pense qu'on ne va pas euh, épiloguer pendant bien longtemps euh, avec ce euh, Grand Prix d'Azerbaïdjan euh, dans la capitale de Bakou qui a donc été remporté par Max Verstappen jusqu'à bon. Hey. Si, tout va bien. Expertise, c'est important. C'est important toujours d'avoir de, de l'expertise dans ce genre d'émission. Comment va Paul ce soir eh ben, Ça va très bien. Il fait chaud chez moi aussi, ça vous rassurera. Euh, bah, je disais juste avant l'émission que c'était ouais, en effet un des grands prêts d'Azerbaïdjan. On ne va pas dire euh, un des moins passionnants, on va dire. Euh, mais bon, comme ça, on utiliser d'autres termes. <rire> oui, <rire> nous n'utiliserons pas l'antenne. Ce n'est pas le racine café, n'est-ce pas Attendez, attendez, attendez, attendez. J'adore le racine café, ce n'est pas du tout une attaque. <rire> Qu'est-ce que <rire> c'est que ce merdier S'il vous plaît. Et donc, bah, oui, bah, débriefé de ce grand prix avec vous, ce n'est pas la course du siècle, mais on a quand même encore une fois des enseignements euh, à tirer de cette course, euh, des conséquences euh, assez fortes au championnat aussi. Donc, euh... donc voilà, il y aura quand même des choses à dire. Euh... Et on va parler aussi de rebond, je suppose, euh, à un moment donné, parce que ça a été encore une fois une des thématiques principales du week-end. Donc euh, voilà, on va marspoonner toute la soirée. Ça n'a pas <rire> arrêté de rebondir, hein, bien évidemment. Elle <rire> dit tranquillement, est-ce que c'est Paul Asperge, Je de devrais de moto <rire> ouais, Paul, Asper. Paul Asperge. Paul mais... Asperge, Oui, parce que si vous ne suivez vrai, pas le... Ouais. Si, si ouais. vous ne suivez ouais, pas, pas la Racine la café, café, sachez que nous francisons beaucoup de noms en ce moment. <rire> C'est-à-dire, euh, des journaux espagnols font l'inverse avec les, les, les espagnols, donc il n'y a pas de. Parce que Pablo, Pablo Gaceo, quand même, là, il était, <rire> il était assez fantastique. Euh, bien évidemment, Pierre Gasoual, globalement. Euh, si on le, le français encore plus, bien entendu. Comment va monsieur Manu <rire> Eh bien, ça va, écoute, bonsoir à tous, bonsoir à vous, ça va très bien, ça a été un week-end chargé en sport auto puisqu'il y a eu à la douche F1, F2, 24 heures du Mans, IndyCar et NASCAR, donc ça a été de samedi matin à dimanche soir, mais ça a été très très bien, et puis effectivement sur la F1, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir, il y a eu pas mal d'enseignements à tirer, en fait, des... moi je trouve que c'est plutôt des enseignements qui confirment un peu ce qu'on voyait ces derniers temps, mais quelques points d'interrogation, enfin, on va pouvoir, on va pouvoir se soulever tout ça, et puis euh, d'autres choses. Tout à fait, c'était finalement prévu, donc pour ceux qui ne... Connaissent pas spécialement Grand Prix, on vous rappelle, on fait simplement la, la liste un petit peu des équipes dans ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, en commençant par ceux qui sont arrivés en premier et en, en terminant, comme habituellement, évidemment, par Williams, Aston Martin et Haas, euh, qui, qui commencent régulièrement à clôturer ses émissions. Hein, ça devient un petit peu euh, complexe. quoi que ça. Un... Pas aujourd'hui, du coup. Ce soir, oui. vrai, ce serait Ferrari hein, qui va clôturer. Ah là, avec grand plaisir, bien évidemment, on se retrouve vers 22h12 à peu près pour le dernier de la course de Ferrari. Enfin, course, c'est assez rapide, mais c'est vrai que oui, Ferrari va effectivement, pas être en, en grande forme. Il n'a pas été en grande forme celui-ci. C'était un sprint qu'ils ont fait, non <rire> On leur a dit que c'était en Autriche le prochain. parce fait... <rire> C'est mal compris. C est, c est, c est, ça se trouve. Claire, il pense qu'il a marqué 8 points. Il est très content. Mais non, non, non. C'est pas, pas comme ça que ça fonctionne, visiblement. C'est assez, euh, assez compliqué. Non, non, bah du coup, écoutez, voilà, une victoire de Max Verstappen devant Sergio Perez euh, et George Russell qui en est à peu près à son 15e podium depuis le début de la saison, commence à s'habituer à voir le britannique sur le podium dans euh, une machine qui ne mérite pas forcément de se retrouver là-haut. Euh, bien évidemment, Lewis Hamilton étienne qui termine 4e devant Pierre Gasly. Quand je vois Hamilton et Gasly, autant vous dire que l'on parlera avec grand plaisir de Nicolas Statifi, bien évidemment, qui euh, continue d'être notre mascotte hein, dans cette émission. Bien évidemment, toute émission qui se respecte se doit d'avoir sa mascotte. Et autant et donc, il faut... Que, euh, et dont il faut peut-être profiter de la présence, parce que euh, ça pourrait ne pas durer si longtemps que ça. Ça pourrait aller vite. Ça ouais. pourrait euh, être expédié assez rapidement, cette affaire. Je suis un peu... Non mais moi je suis un petit peu déçu. Je ne vais pas vous le cacher, parce que ça... c'est comme avec Maldonado. Maldonado, on a pris trois grands prix avant la fin que c'était terminé. voilà, mach... mais On <rire> n'en profite pas assez c'est ces, ces, ces, ces route d'honneur, comme ça. On regrette les gens qui ils sont plus là, donc euh, c'est ça. Alors, autant dire que qu'avec Latifi, c'est déjà le cas. Je, je, je le regrette déjà, alors que pourtant il est encore en piste. Enfin, c'est peu, peu régulièrement le cas, mais là, non, ils ont, il a encore. Euh, si, moi, je sais pas, on en parlera tout à l'heure, mais je sais pas ce qu'il a en ce moment. Nicolas Latifi, mais il se, fait, il se fait plaisir. Ça se trouve, on l'a déjà signifié sur lui de censiment. Il dit Bon, bah, attends, vous savez, Balek, euh, comme ce, ce cher Jean-Marie, et puis il va à, à toute berzingue. Mais donc, Max Verstappen, euh, qui s'impose devant, devant Sergio Perez. Résultat, il faut quand même somme d'outre logique. Alors évidemment, hein, les, les mauvaises angles ont commencé déjà à se déchaîner en disant « mais oui, mes consigne d'équipe, ceci, cela ». À un moment donné, quand ils se fait prendre trois secondes euh, autour dans la fin du relais, ce n'est pas très surprenant euh, de, de voir Sergio Pérez laisser passer entre guillemets Max Verstappen. Et puis de toute façon, à partir du moment où les deux voitures euh, se battent entre elles, il ne faut pas risquer de se percuter. Ce serait quand même logique. Et bien sûr, imaginez l'occasion en or qu'ils avaient ce week-end. Les deux Ferrari venaient d'abandonner C'était vraiment pas le moment de nous refaire une Ricciardo Verstappen à la, à la 2018. C'était pas le jour pour, pour s'accrocher. Donc, non, je suis d'accord, il n'y a absolument rien de, de scandaleux à ce que Pérez ait laissé passer Verstappen. Dans la mesure où, comme tu l'as dit, c'était 2-3 euh, secondes autour à ce moment-là d'écart entre les deux pilotes. Donc Il n'y a pas de, de souci. On, on va dire que c'est tout bénef pour Red Bull ce résultat, hein, puisque c'est un doublé avec le, le mieux classé des deux pilotes qui termine devant l'autre et qui reprennent euh, donc 44 points à 0 contre, contre Ferrari. Donc, euh, week-end absolument parfait de, de Red Bull. Ce qui est assez étonnant finalement dans cette victoire de Verstappen, c'est qu'il partait troisième sur la grille et il a gagné sans avoir à se battre pour dépasser. Euh, bien sûr, il a, il a mené une super course pour avoir un super rythme et être le, le plus rapide de tous. Mais finalement, il aura effectué deux dépassements sans se battre. C'est sera un petit peu l'histoire de ce Grand Prix finalement. C'est que euh, bah, Leclerc et Ferrari, enfin Ferrari a, a fait un cadeau à Red Bull sur, sur ce coup-là. On, on en parlera plus tard. Et Verstappen a eu entre guillemets seulement besoin d'un meilleur rythme que, que Perez pour s'imposer. Ce qui n'est pas une mince affaire, surtout qu'on sait que Perez a, a beaucoup progressé. Mais après avoir été battu aux essais, on a vu qu'en course, c'était euh, un autre Verstappen tout simplement. Il était, il était derrière, je crois, sur toutes les séances de libre plus les califs, euh, à moins qu'il ait devancé sur une séance, mais je ne crois pas. Et ensuite, en course, par contre, il n'y avait, avait, avait pas photo. Pérez a pris un très bon départ, il a pris la tête. Euh, ensuite, Leclerc s'était arrêté pour la voiture de sécurité virtuelle, donc c'est à ce moment-là qu'on a eu les deux red bull l'une dernière l'autre. Et effectivement, il euh, n'y a, a pas eu photo en termes de rythme de course. Je crois qu'il euh, y a plus de 10 secondes d'écart à, à l'arrivée aussi, hein, donc ce n'est absolument pas scandaleux. Euh, ce n'est pas une consigne, laisse-le-passer, c'est une consigne en plus une on ne se bat pas c est, c est, c est, ce qui n'est pas tout à fait la même chose en plus on ne lui a pas demandé ouvertement de s'effacer c'est en gros ne, ne défend pas ta position ce qui n'est pas tout à fait la même chose et euh, voilà bah donc cinquième victoire de suite pour Red Bull l'air de rien hein. on est à six victoires pour Red Bull contre deux à Ferrari quand même, euh, ça commence quand même à faire vraiment beaucoup et, euh, et ça commence à sortir sentir bon pour eux quand même bien sûr la, la mécanique ça pourra encore s'inverser ils ont eu des problèmes en début de saison Malgré tout, ça fait un petit moment là que ça a l'air d'être derrière eux. Euh, donc Red Bull a clairement le vent en coupe, la pression est sur Ferrari et en rythme de course. De toute façon, on a vu que même si Leclerc avait, avait continué la course, rien ne nous dit que Verstappen n'aurait pas pu le, le rattraper. Le dépasser, c'était autre chose, on a vu dès le début de course que les Red Bull étaient au-dessus des Ferrari en, en rythme pur. Donc, je pense que oui, c'est une victoire méritée et c'est vraiment plus qu'une victoire, c'est un triomphe quand, quand votre adversaire voit ses deux voitures out après 20 tours. C'est un cadeau en or. Après ça, ils n'avaient plus que de la gestion à faire et c'était, voilà, rondement mené de, de leur part. Eh hey mais Paul, tu le dis, si victoire à 2. si Paul à 2 pour faire A.I. Eh oui ouais. Ça ne doit rien apporter pour l'instant, mais... <rire> c'est eh pas oui. ça qui rapporte les points. <rire> et puis, on, on voit justement depuis quelques courses, en fait, on a l'impression que Verstappen ne pense plus du tout à la pole et ça fonctionne parce que en qualif, il n'est jamais très bon. Tout le week-end, quand il faut faire des tours très rapides, il est bon, il est là, évidemment, parce que c'est Verstappen et qu'il a toujours à faire des tours rapides, mais Ce n'est pas son objectif. Par contre, euh, on sent qu'il prépare la course à fond et, euh, et ça paye parce que le lendemain, c'est toujours le plus rapide. Donc euh, là, à Bakou, clairement, c'était normal qu'il lui ait demandé qu'il se demandait à Pérez de ne pas se battre. Euh, vu la différence de rythme, en fait, la seule chose qu'ils auraient pu gagner avec ça, c'était soit de faire perdre du temps et soit surtout un accrochage si Pérez voulait trop tenter quelque chose avec une seconde d'écart entre les deux voitures. Et encore, la seconde est devenue trois secondes après, donc euh, autour. Donc, c'était vraiment des écarts énormes. Euh, après ouais, de toute façon Red Bull c'est clairement l'équipe du moment euh, ils ont quand même repris 86 points à Ferrari en 3 courses donc c'est vraiment colossal ils ont marqué euh, 176 points, non, 166 sur 176 points possibles euh, lors des 4 dernières courses donc c'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment monstrueux euh, et puis, euh, et puis ouais, c est, c est, la voiture va bien euh, ils ont le meilleur rythme de course ils ont les meilleures stratégies ils ont les meilleurs stand. Ils ont la voiture la plus fiable donc forcément euh, bah, ça cartonne depuis euh, depuis les milliers romans il n'y a pas vraiment de, de problème chez euh, chez red bull et puis tout le monde s'entend bien quand euh, pérez gagne c'est pas la soupe à la GMA. ça arrive assez rarement de toute façon quand verstappen gagne tout le monde est content aussi et puis de toute façon quand verstappen gagne très souvent maintenant pérez est derrière pour faire doubler prendre le meilleur tour donc ça fait encore un 44, euh, 44 points ce week-end 44 0 pour faire contre ferrari donc c'est monstrueux euh, Moi, je vois pas de... Vois, vois, enfin, là, pour l'instant, ils ont vraiment pris le, le, la main sur le championnat. Et les consignes, pour moi, ne me posent pas de problème. C'est comme en Espagne, parce que finalement, en Espagne, ils lui demandent juste de ne pas se battre. Alors, au début, en, en Espagne, ils auraient pu faire une consigne en faveur de Perez, mais euh, finalement, Perez n'avait pas non plus un rythme beaucoup plus élevé, beaucoup plus longtemps. Et sinon, quand ils demandent à Perez de ne pas se battre, effectivement, c'est parce que ce n'est pas la même stratégie ou pas le même rythme. Donc, euh, pour l'instant, ce que fait Red Bull, ce n'est pas scandaleux. Euh, moi, je ne suis pas choqué. Euh, c'est vrai que s'il si y avait une inversion de position à un moment... Alors que Perez est devant et tout ça, on, voilà, on pourrait commencer à gueuler en disant « Non, là, ils sont en train de, de clairement, nous de, de, de, de ruiner notre saison. » Mais ce n'est pas le cas. c'est pas le cas. Et euh, enfin, encore une fois, Verstappen a 5 victoires depuis le début de saison. Ce n'est pas un leader du championnat illégitime. Ce n'est pas un vainqueur illégitime. Loin de là. Et je trouve qu'il fait une saison, pour l'instant, qui est vraiment top. Parce qu'il ne faut pas oublier que les, euh, sur les trois courses qu'il qu ne gagne pas, il y en a quand même deux où il abandonne. Oui. Dont une où il abandonne, il y en a une chance de victoire. Donc, il y a vraiment, pour l'instant, c'est une saison Où il aurait pu être pas loin du perfect, avec juste Monaco en, en moins bien et moins bien, c'est troisième. Donc, euh, moi, je suis, je suis vraiment impressionné. Je trouve que Red Bull a fait un boulot fantastique cette année. Euh, la RB18 fonctionne merveilleusement bien. Alors, ils apportent beaucoup d'évolution, Peut-être qu'ils vont devoir se calmer un peu en deuxième partie de saison au niveau, euh, au niveau budget, mais dans tous les cas, ils vont finir par avoir une marge suffisante pour avoir de quoi voir venir. Donc. Non, ils sont malins. Ils sont malins parce que Christian Horner dit qu'ils vont louper les quatre derniers grands prix de la saison. Mais si tu es titré à 4 Grands Prix de la fin, t'es pas obligé de le disputer, donc euh, c'est très malin de la part de, de Red Bull. On rappelle aussi, parce que c'est vrai qu'on ne prend toujours pas pour, pour acquis, mais Max Verstappen les champions du monde en titre aussi, hein, bien évidemment, donc euh, le, le garçon sait faire. Non un pacte pour les consignes d'équipe. Voilà. Tous ceux qui s'en plaignent, eh ben, quand ils vont jouer à F1 Manager 22, vous n'avez pas le droit de les utiliser, les consignes d'équipe. <rire> à quel point c'est chiant de jouer à une équipe de F1 si vous ne pouvez pas mettre de consignes euh, T'as du... raison, Michael, c'est qu'honnêtement, on serait sur le mur et descendre Red Bull, on aurait tous pris la même décision. Bien sûr. Euh, en plus, je suis persuadé que si Perez avait eu 10 secondes d'avance et qu'il était plus rapide que Verstappen, on aurait eu zéro consigne. Oui. Perez aurait, aurait eu le droit à sa, sa course. Les Ferrari étaient dehors, donc il n'y a rien de scandaleux. On, on parle d'une différence de rythme énorme entre deux pilotes qui avaient la même voiture à ce moment-là. Il n'y avait, avait pas d'excuse, il n'y avait aucune raison de prendre un risque. Ouais, les mêmes nous, tous identiques Il n'y avait aucune raison de prendre un risque, euh, donc autant jouer la sécurité maximum, et vu l'écart qu'il y avait entre le deux à l'arrivée, il y a absolument, je te rejoins 100% Manu, il n'y a aucun scandale pour moi ce week-end. Non, non, moi je suis, euh, ouais, j'ai vraiment zéro problème, et puis en fait les consignes, c'est bien beau, tout le monde critique, mais chez McLaren il y a eu deux fois des consignes dans la course, alors que pourtant ils se battaient pour une huitième place, donc... Euh... Faut pas non plus, enfin, euh, Je ne comprends pas qu'en 2022, il y a encore des gens qui tombent des nues en ne comprenant pas pourquoi il y a des consignes en F1. Et franchement, les consignes que donne Red Bull cette année sont vraiment loin d'être plus dégueulasses. De mémoire, celle de Mercedes euh, à, Bakou, à Sochi 2018 était pire. Mm -hmm. Ferrari en Allemagne 2010, il euh, y a eu bah, Ferrari en Autriche 2001-2002, euh, et je crois que même Red Bull en avait fait quelques-unes aussi euh, à la période Vettel-Weber, notamment quand ils avaient quand même enlevé un aileron euh, cassé sur une voiture pour euh, prendre celui de l'autre. Donc, euh, c'est des choses qui ont toujours existé, et pire que ça, du coup, je ne comprends, celle... comprends pas les, les, les problèmes qu'on voit avec les consignes actuelles, qui, pour moi, ne sont même pas des consignes, c'est juste des logiques euh, à respecter. Et je veux dire, encore une fois, à quel moment, euh, à quel, à quel moment c'était illogique que Verstappen passe Il était beaucoup plus rapide tout le long du Grand Prix. Ça, à un moment donné, bon ben ça allait. Sans doute les gens ont un petit peu de mal à visualiser la Formule 1 comme un sport d'équipe avant tout. Euh, ils préféraient oui. voir euh, les tours Red Bull se percuter. Ça, ça serait beaucoup mieux pour le spectacle, bien évidemment, mais en même temps, on n'est pas. Non, mais je a pense qu'il y, y a le côté où Red Bull a toujours cette image d'équipe autour d'un pilote qui fait vraiment beaucoup de consignes. Et je pense que les gens ont envie de voir triompher l'outsider, et c'est normal. On a envie que Perez... Enfin, euh, il y a des fois, je pense que les gens ont envie que Pérez mette une petite trousse à Verstappen parce que. Euh, parce que ça, ça montre que Verstappen n'est pas imbattable, parce que ça montre que, que Red Bull, des fois, lui donne des consignes un peu à tort, mais malheureusement, il faut bien avouer que pour l'instant, de la même manière que les consignes de, de Todd euh, pour Schumacher ou les consignes de Wolf pour Hamilton étaient justes, celles de, celle de Marco pour Vettel aussi, et bien celles de Marco et Horner pour euh, Verstappen sont justes aussi. Donc, euh, c'est pas toujours facile à accepter, c'est pas toujours facile à avaler, mais en l'occurrence, elles sont, elles sont normales pour l'instant. Ah il n'a pas, pour... enfin, pas le niveau, il fait une super saison, mais il a un grand dessous et puis c'est juste de dire aussi qu'à Monaco ben, euh, vu qu'on ne peut pas dépasser qui sait ce qui se serait passé à Monaco sur un circuit plus traditionnel Donc, euh, et je voulais, je voulais rajouter une chose sur cette consigne il euh, n'y a que 34 points entre guillemets entre Verstappen et Leclerc je dis que parce qu'ils viennent de perdre tellement de points et malgré ça ils ne sont pas non plus décrochés euh, et chez Ferrari on voit bien que cette année S'il y a une Ferrari qui doit gagner, ce sera celle de Leclerc. On a encore vu que Sainz avait vraiment des soucis pour se, pour se mettre au niveau. Donc ils ont tout intérêt, même si c'est Pérez qui est maintenant deuxième au championnat, de continuer à creuser l'écart sur Leclerc. Parce qu'on l'a dit, la mécanique, ça peut aussi pénaliser Red Bull à un autre moment dans la saison. Et rien ne dit qu'au Canada ce week-end, Leclerc gagne et que Verstappen abandonne. Et à quel cas, on n'aurait que 9 points d'écart à, à l'issue de la course. Donc ça peut très très vite s'inverser. Euh, c'est aussi ce que j'ai vu. Euh, comme les deux sont en tête du championnat, ils ne devrait plus avoir consigné, de se battre. Oui mais non, Leclerc, Leclerc va revenir. Et euh, si la mécanique... On va l'espérer pour Ferrari, il se met à, à progresser un peu. Euh, Leclerc, il va se mettre à gagner des courses, parce que là, il, il aurait pu en gagner trois d'affilée, il l'air de rien. Donc, euh, mm -hmm. Même si Baku, ça aurait été un peu compliqué, je pense, en termes de rythme, mais Monaco et, et je pense, Barcelone aussi, c'était pour lui. Donc, il est, Leclerc est largement au niveau, et si la mécanique tient, il va se mettre à gagner des courses. C'est ça, sans, sans les problèmes de Ferrari, au lieu de faire 0, 12, 0, il aurait fait 25, 25, 18, je pense, parce que, à mon avis, il aurait fini deuxième derrière Verstappen à Baku donc c'est clairement, euh, clairement Leclerc est toujours un pilote candidat au titre et il euh, faut certainement enfin, en fait de la même manière que les gens disaient au bout de 4 courses euh, que la saison était pliée euh, les gens disent au bout de 8 courses que la saison est pliée dans l'autre sens mais euh, la vérité c'est que non il reste encore euh, 14, 14 courses c'est courses. monstrueux, il reste quasiment l'équivalent d'une saison des années 90 euh... excusez-moi, j'ai réagi <rire> <rire> il reste 14 courses et 2 sprints donc vraiment ça fait beaucoup de points à distribuer. et euh... <rire> Et, euh, et ouais il ne faut, pas, faut surtout, pas, euh, surtout pas penser que c'est terminé. C'est pas une bonne nouvelle, ça, quand tu es fan d'Alpine, il y a qu'en plus, il y a deux sprints, c'est-à-dire que chaque tour <rire> rajouté n'est pas, euh, pas source de joie, hein, en général, même si ça s'est bien passé ce week-end. Enfin, s'est bien passé. C'est terrible, parce qu'on ah. en parlait tout à l'heure, mais Alpine, ils sont en train de faire la saison qu'on leur avait promis. Hein, ah, et puis, mmh. là, Quand ils ne vont pas abandonner, ils vont faire 7 et 8, d'ailleurs. <rire> Waouh wow. Cette ouais. voiture, elle va elle va pulser euh, derrière Red Bull bah Mercedes hein, 3 et 4 du coup avec George Russell et, et Lewis Hamilton euh, Lewis Hamilton qui a perdu 4 cm approximativement ouais, c'était pas Anthony Hamilton vu ça, son état à la sortie de la voiture c'est oh, terrible alors bon, ouais, il, avait, il avait 90 ans ouais, je pense que George ouais. Russell on va, bravo à lui il est super comme d'habitude il maximise le potentiel d'une voiture qui est vraiment pas top enfin qui est pas top qui est facilement troisième force du plateau n'exagérons rien mais euh, qui, qui mériterait de faire mieux Et, et, et franchement, voilà, il, il fait encore très bien le travail. Il est impressionnant, il fait zéro faute, zéro. Euh, zéro fa... Enfin, il y, y a rien qui va, il y a tout qui va, en fait, même si la voiture est vraiment pas bonne. Il exploite les stratégies comme on lui demande, il fait le taf comme on lui demande, il est toujours là, en qualif, il fait ce qu'il faut, enfin, il est toujours meilleur des autres, en fait. Donc, euh, là, il finit quand même avec plus d'une quinzaine de secondes d'avance sur, sur Hamilton, je crois. Euh, tout seul en 3 place quoi. Donc, vraiment, euh, bah, 26 ouais, secondes il... d'avance ouais, euh, 26 tu vois putain. Il, prendra, il prendra en fait toutes les opportunités qui se présenteront à lui parce qu'il sera toujours là en fait. il n'y a, ouais. a aucun moment où il est absent il n'y a pas de week-end sans pour l'instant et d'ailleurs 8 top 5 en 8 courses c'est euh, vraiment impressionnant c'est le seul pilote à avoir fait que des top 5 et... et que des arrivées à ce moment là c'était de... Vectel en 2019 le dernier à avoir fait ça putain, euh, lui aussi avec une Ferrari qui était après aussi il était quand même plus haut niveau mais ils avaient des c'est pas mal en 2019. C'était plutôt cheaté, mais ils avaient, <rire> ils avaient des problèmes d'ordre opérationnel. Mais il avait fait euh, 9 top 5, je crois, pour commencer la saison. Euh, Sébastien Vettel donc là, il n'en est pas loin. Euh, George Russell. Alors, le papy dans la 44, là, c'est... C'est on, on dit pas ça méchamment, hein, mais c'est terrible. C'est terrible, et il va falloir justement que la FIA se penche là-dessus. Je pense qu'effectivement, plus qu'un débrief de la performance des Mercedes, qui était, ma foi, euh, très habituel j'ai l'impression que c'est quand même la même chose depuis maintenant quelques, quelques Grands Prix, c'est-à-dire que Russell fait le boulot en calife, Hamilton est un peu plus loin puis en course, ben, les deux reviennent parce que sur le rythme ils sont quand même bien au-delà de la quatrième place mmh. de la quatrième force du plateau et puis l'équipe fait tout ce qu'il faut en course à chaque fois pour voilà. se passer le mieux possible parvient. en fait l'opérationnel est bon quoi. l'équipe voilà. fait, fait les bonnes stratégies, fait les bons choix mais, euh, mais, mais, mais qu'Hamilton sort de sa voiture comme ça enfin je... C'est même devenu dangereux, soyons, soyons quand même honnêtes, parce que le, ah, oui. le, le moment où il dit que son paquet commence à se refroidir, beaucoup l'ont évidemment un petit peu tourné en dérision, ce qui est, voilà, ce qui est, ce qui est le jeu, mais ça veut dire surtout qu'il perdait toute sensibilité dans le dos, et que son dos commence à devenir froid, là, ça devient euh, véritablement dangereux. Donc, euh, autant vous dire que là. Euh... Oui, puis on, on a vu qu'il il, il, m'a tellement, en fait, que quand il passait les virages, c'était dangereux à chaque fois, quoi. À mm -hmm. chaque fois qu'il passait à plus de 250-300 à l'heure. Il était menacé de la perdre à chaque fois, la voiture. Donc, ça aurait pu, euh, ça aurait pu mal se finir. Et il faut vraiment espérer que, voilà, là, ça devient un petit peu politique, cette histoire de marsuinage. Ça commence à dire un peu dans le paddock. Christian Horner, notamment, le directeur de Red Bull, qui disait Bon, bah, réglez vos problèmes et euh, ne vous plaignez pas à la F1, et à la FIA, c'est à, à vous de régler ça. Mais euh, là, on, on peut dire ça tant qu'il n'y a pas eu un accident grave, mais dès que le premier accident grave va arriver, Là, là, là s'il vous plaît, qu'on arrête de parler de sportifs en disant que c'est des mauvais joueurs parce qu'il y a un problème de oui. sécurité. Non, il y, y a un vrai problème. Évidemment que les équipes de Formule 1, euh, elles vont prendre tous les risques possibles pour aller le plus vite. Et les pilotes l'acceptent. Euh, Hamilton dira ce qu'il va à la fin de la course. Je peux vous assurer que quand il met son casque, il sait qu'il va souffrir, mais il est prêt à y aller. Et d'ailleurs, je, je trouve quand même qu'il avait un, un, beaucoup de mérite d'avoir terminé quatrième de cette course. Mm -hmm. euh, il a beau être dominé par, être dominé par Russell, il ne faut quand même pas non plus euh, tout jeter à la poubelle. Il finit quatrième derrière, sans coéquipier, avec des circonstances vraiment atténuantes. Quoi. Vraiment, ah cette, cette image de lui en train de sortir de la voiture, c était, c était presque, ça faisait presque peine à voir. Quoi. Mmh. Euh, donc voilà, moi j'espère que ce, cette espèce de petit jeu politique qui commence là, de dire euh, certaines équipes veulent s'arranger pour essayer de contourner un peu le règlement. Non, il y a un vrai problème de sécurité, et j'espère qu'on n'attendra pas le premier accident grave, euh, parce que si ça continue comme ça, il y en aura un, pour mmh. qu'effectivement on se dise « Ah bon, peut-être qu'effectivement on aurait dû revoir un petit peu les choses pour, pour pas que ça arrive ». C'est naturel en Formule 1, vous ne pouvez pas demander à une équipe de rouler deux secondes plus lent au tour sous prétexte qu'elle a, qu a trop de marseillage. Ça n'arrivera jamais. Donc, il y, y a effectivement un, un problème quelque part qui ne touche pas toutes les équipes, certes. et On n'est pas là pour voir des crashs spectaculaires et, et des pilotes se blesser. Donc euh, voilà. Ah, et puis Le, le problème, c'est que remonter la, la, la, la garde au sol, ça marche sur certaines voitures. Aston Martin a sacrifié 7 dixièmes au tour pour justement ne pas marseigner. Euh, mais sur la Mercedes, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, les, les suspensions sont rigides. Euh, la voiture, du coup, a du mal quand même à, à faire les, les, les mouvements elle, dont elle a besoin pour justement avoir de l'effet de sol. Et, euh, et du coup, c'est une voiture qui, est, qui reste dangereuse, même, euh, ils ne peuvent pas trop la lever en fait, parce que sinon, elle est encore plus dangereuse. Et là, ils étaient à la limite de l'un et de l'autre, en fait, à bas coup euh, avec les boss qui faisaient perdre le, de, de l'appui, et puis la voiture qui avait une suspension trop rigide. Et on a, on a fait l'article des Top et Flop tout à l'heure euh, sur NetGen, là, qui est paru à 18h30, et à la fin, j'ai mis une vidéo. Il y a Hamilton qui a eu un espèce de snap dans l'avant mmh. dernier virage il a perdu l'arrière, en fait, parce que, justement, ça a décroché à 290 km h à peu près. Et là, s'il ne le rattrape pas, il finit de face dans le mur suivant. Et, en fait, on aurait eu notre premier gros carton à cause du marsfinage, parce que, de toute façon, effectivement, comme tu dis, Paul, il y en aura un. Alors, peut-être que ce ne sera pas un trop violent, mais peut-être que ce sera un violent, parce que si ça arrive sur certains circuits hyper rapides, je pense à ce week-end de Canada, je pense à ce pas en corchamp je pense à Monza. Ouais, ça va être terrible. Il euh, ne faut pas oublier que Singapour, il y a plusieurs virages hyper rapides en ligne droite, entre les murs, euh, donc voilà, Donc euh, c'est des circuits qui sont bosselés, euh, plus que Jeddah, parce que Jeddah, en fait, euh, tout le monde le craignait, et puis finalement, ça s'est bien passé, mais pourquoi Parce que l'asphalte est hyper récent et hyper bien posé, euh, mais c'est pareil, Zandvoort, ça va être terrible Euh, Zandvoort parce que Zandvoort beaucoup c'est hyper bossé Austin j'en parle même pas le premier secteur avec les boss qu'il y a ça va être une catastrophe et euh, quand on en a parlé en fait en mars on disait oui mais de toute façon c'est bon parce que le temps d'arriver à Bakou ce sera résolu mmh. et en fait la, la, la vérité c'est que ça ne pas et ça ne sera pas tout de suite ça ne sera peut-être même pas du tout de la saison et on voit justement les pilotes qui commencent à dire par contre moi ça m'inquiète de, de, de vivre ça 4 ans et là aussi il faut quand même voir le truc c'est que euh, Mercedes n'est pas la seule équipe à s'en plaindre Déjà, Russell a dit que c'est pas du tout sportif parce que si jamais on est obligé de modifier les choses sur la voiture, on a tellement du mal à la comprendre qu'on risque de perdre encore plus que les autres parce qu'on risque d'être complètement paumé avec la voiture. Donc lui, il dit qu'il y a quand même une grande chance, un grand risque, que ces modifications pour enlever le marsouinage nous amènent des problèmes de compréhension et qu'on perde en performance. Et la deuxième chose, c'est que voit des signs qui en mai, quand même, il y a un mois et demi, il disait il y a un mois, disait après Miami que il faudrait quand même penser à la santé à long terme des pilotes, en disant qu'il y aurait sûrement des problèmes qui pourraient se poser. Euh, on a Ocon qui dit que ça t'aide énormément, Ricardo a dit, nous, c'est la première fois qu'on l'avait à ce point-là, mais c'était horrible, je suis sorti, j'étais pas bien, j'avais l'impression que quelqu'un avait joué au basket avec mon casque. C'était le celui de l'Indonoris à Miami, ça, il s'est trompé. Ah oui, c'est vrai. <rire> et euh, on a Pierre Gassi qui dit, malheureusement, au rythme où ça va, on va être obligé de marcher avec une canne avant nos 30 ans. Donc quand même, c'est pas... Pour les gens qui pensent que Hamilton exagère et que Mercedes fait de la politique, ce n'est pas le cas. Euh, alors, il y a sûrement un jeu politique aussi parce qu'ils euh, ont besoin que ce soit résolu. Mais en fait, le jeu politique, il est pour le danger des pilotes, il n'est pas pour la performance. Il faut euh, que ce soit pris en compte par la FIA. Et vu qu'apparemment, le, le, le souci, c'est que les pilotes et les équipes ne sont pas exactement sur la même longueur d'onde, euh, justement, les pilotes ont demandé à la FIA d'intervenir. En fait, ce qui se passe, c'est que les équipes auraient des possibilités techniques d'améliorer ce, ces phénomènes, sauf que ça coûte cher, ça fait perdre en performance et concrètement, c'est pas dans la liste des priorités, mais euh, parce que, en fait, pour l'instant, je pense que rien ne s'est passé et qu'ils pensent que ça n'arrivera pas, qu'il y a un vrai drame avec. Le problème, c'est que les pilotes commencent à dire l'inverse, et euh, du coup, ils en ont parlé au briefing des pilotes euh, auprès de Neil Sweetich ce week-end, en disant qu'ils avaient besoin que la FIA intervienne. Donc après, il faut voir si la FIA va intervenir. C'est là qu'on va voir si, euh, si le, les mouvements qui ont eu lieu à, à la tête de la commission monoplace aussi, vont justement permettre que les pilotes soient pris au sérieux différemment et un peu plus écoutés, parce que Ça fait quand même plusieurs années que les pilotes se, se plaignent de ne pas être assez écoutés dans leur sport. Disait-il qu'il leur a répondu non. <rire> comme pour les Tech, <rire> tech Pro, on fait non. C'est pas au problème. T'as relevé ton piercing Alors non. The rule book is the rule book. Voilà, pas, pas plus compliqué que ça. Euh, moi, j'ai une pensée pour Max Verstappen qui a quand même dit, puisque je me balade maintenant sur, sur Nexgen, mais Verstappen souhaite que Baku soit resurfacé pour l'an prochain. Moi, c'est ce qui me gêne avec la F1 d'aujourd'hui. Euh, tu ne vas pas sur un circuit en ville Pour te plaindre au bout de 5 ans ou 6 ans qu'il doit être surpassé. Le souci en plus c'est que Baku, en fait, c'est un asphalte pas permanent. Donc en fait, il est resurfacé chaque année, entre guillemets. Voilà. Puisque là, ils sont en train d'enlever de, l'asphalte sur la moitié du circuit. Euh, donc euh, les boss, ils sont toujours. J'imagine qu'en fait, à Baku, ils ne peuvent pas vraiment faire autrement que de poser l'asphalte comme ils comme il le font. Donc, euh, non, non, puis à un moment donné, c'est le propre d'un circuit en ville. Ah, hein, euh... Parce qu'ils vont arriver à Singapour, ça va être pire. Tu, tu vois les boîtes qui se sont mis à Détroit là, sur oui. les bosses en, en IndyCar, <rire> bah oui, bah ça fait partie du. Oh, et puis là, tu dis, le oh, boss est génial, c'est génial, l'autre il finit. Euh... Mm. L'autre il finit dans un... Il avait fait sa course dans un shaker, et après, il soit, ah, oui, non, mais ça va, moi je suis. <rire> c'était rigolo. <rire> on a on ouais. rebondi, c'était chouette. Quand tu vois Sébrine qui se pignole sur ses bosses en disant qu'ils ref... resurfaceront jamais le circuit. Euh... Bah, ouais, et puis finalement, ça ne pose pas un problème. Enfin. Eux, ils ont plus de facilité à dire, bah, on va s'adapter, puisque il voilà, n'y a pas forcément autant d'effets de sol sur, sur les, yeah. les voitures de championnat d'endurance. endurance. Mais, mais ici, non, c'est euh, une situation qui est assez particulière. Après, je ne veux pas non plus euh, voilà, trop, trop en faire, mais, messieurs, mais de, de ce qu'a dit Toto Wolf, tous les pilotes s'en plaignent, sauf un. J'ai envie de dire, posez-vous les bonnes questions. Euh, Pardonnez-moi. Pardon, <Générique> Vas-y, vas mets la casquette. <rire> Pardonnez-moi, mais à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Le pilote le plus vieux du plateau, lui, il passe tranquille sur les boss. Donc à un moment donné. Point... J'ai vraiment ai l'air d'avoir une belle tête de con. Là. Mais, euh... <rire> mais franchement, voilà. Si Fernando Alonso vous dit que tout va bien et que ce n'est pas, son... pas mon problème, il aurait dû faire ça quand Hamilton est sorti de sa voiture. Mm. Euh, je suis pas les couilles. Je <rire> n'ai pas les couilles. C'est à Hamilton le dos, machin chouette, rien à foutre. C'est <rire> le casque, c'est bon. <rire> ouais, SK... dans le chat... ouais, je vois justement SK qui dit, euh, à la place de la FIA, dirait dirais aux équipes, débrouillez-vous, remontez la caisse des voitures. Mais ça ne suffirait pas, en fait. Toutes les voitures n'ont pas la même réaction, on n'a pas la même rigidité de suspension, et ce ne serait pas un miracle. Donc, Il euh, y a, a d'autres choses à régler, et notamment... Euh... Notamment, possiblement, mais c'est un peu ce qui était craint euh, quand on a vu en début de saison, ils ont dit qu'ils amenaient à la fois des voitures à effet de sol, à la fois des suspensions plus rigides et des voitures à 18 pouces des roues à 18 pouces, de 18 pouces, et en fait, ça créait beaucoup de rigidité et beaucoup de, beaucoup de problèmes ouais, de, de, liés à cet effet de sol. Alors moi, je pensais plutôt que ça dans les virages les plus lents, en fait, où je pensais que les voitures allaient vraiment être en difficulté pour les passer, et il s'avère que c'est plutôt le masculinage à très haute vitesse et les, les virages rapides, donc... Euh... Mais dans tous les cas, il n'y a pas que la hauteur de caisse qui va, qui va tout résoudre, en tout cas pas pour tout le monde. Certains ont réussi, d'autres ont trouvé d'autres choses. Euh, Alpha et Alpine n'ont pas résolu le, le, le marseillage en compromettant la performance via la hauteur de caisse. Ils ont trouvé d'autres choses euh, qui ne sont même pas convaincus de savoir exactement comment ils ont fait. Enfin, quand ils, Alpine, la première fois où le marseillage est parti de la 522, ils ont dit on ne sait pas exactement pourquoi. Donc ça montre bien que c'est quand même un phénomène qui est vraiment très compliqué. Et on rappelle qu'en soufflerie, ils ne peuvent pas le voir parce que les souffleries des f 1 ne dépassent pas. 180 km/h et que le marseillonnage souvent se déclenche après 200, 220 voire 250 donc euh, minimum. Ouais, ouais, le Zéro nous dit le Pernando s'est fait secouer 6 heures par jour pendant <rire> 2 semaines sur le Dakar donc franchement le marseillonnage pour lui c'est pas grand chose, c'est ça. <rire> bon, Mais si les autres pilotes n'ont pas le plus <rire> nécessaire pour affronter ces nouvelles F1 c'est pas... Hamilton il va arriver avec le Toyota Helix du, du, du musée Fernando <rire> Alonso euh... <rire> à Monaco, euh, au Canada alors vérifiant ce qu'il dit je me demande si dans le jeu F1 les voitures vont aussi m'arsouiner non mais tu pourras piloter une McLaren et l'entra et choisir des montres et des t-shirts Ouais. c'est bien c'est quand même plutôt cool dans deux semaines moi j'ai hâte dans deux semaines je vais choisir un canapé quand même me... c'est un truc que je peux pas faire dans la vie réelle pour des raisons évidentes d'argent mais là, euh... <rire> là là je peux quoi, c'est quand même vachement cool enfin, j'ai hâte est-ce qu'il est qu pourrait laisser les suspensions actives revenir de façon légale ah, c est... C est... il faut travailler dessus hein. ouais c'est compliqué à développer dans le cadre du euh... du... du budget capé quand même hein. George Russell lui-même avait évoqué l'idée il, a... il y a quelques semaines déjà ouais, pour Pas ce phénomène, mais en effet, ce serait une refonte du règlement. quoi donc Le puis, problème, c'est que quand tu de, demandes à Gardberger ce que ça fait quand la suspension active elle oui. elle, elle est défaillante, le Gaïa, il s'en est pris une belle quand même. Donc, euh... ah, puis suspension active c'est bien, mais après, ça implique de justement, comme tu dis, Paul, revoir tout le règlement et en fait, ça implique de laisser beaucoup plus de latitude aux équipes, ce qui va créer des différences euh, de, de, de, de performance et tout ça. Donc, en fait, on en revient à d'autres problèmes euh, liés à ça. Non, moi pour moi, il y a. Y a Le, le souci c'est qu'il faudrait que la FIA et la, enfin surtout la FOM qui a, qui a beaucoup travaillé sur la voiture de 2022, replanche dessus et puis euh, essaie de bosser avec les équipes pour trouver des solutions quoi. Mais malheureusement à part, créer, à part faire beaucoup plus d'essais, en fait il va falloir qu'un jour ou l'autre euh, ils acceptent qu'il faut faire des essais et donner des, des roulages en plus aux équipes et leur payer, puisque dans, le, dans le cadre du budget capé plus l'inflation ça coûte beaucoup trop cher, mais il va falloir à un moment ou à un autre qu'on dise aux équipes, on vous paye deux séances de deux jours à toutes les équipes Et tout le monde roule, et on, on roule juste pour ça. On essaie de comprendre avec des pneus amenés nulle part, et puis euh, on essaie de comprendre. Quoi. Mais, mais est-ce qu'on pourrait pas, au niveau des supports correctifs faire un... Parce que déjà, donc toutes les équipes utilisent le même électronique de commande hein, fournie par McLaren mmh. depuis maintenant un bon 15 ans. On peut peut-être intégrer ça et faire un système standardisé pour tout le monde euh... Ouais, après, je crois, je crois qu'il y a aussi le problème du poids. Ça ferait des WF vraiment très très lourdes parce que forcément que oui. ouais, ils sont plus à sa Tu me diras, même. à bon, moment donné, hein. <rire> après, après les pilotes disent qu'elles sont lourdes et tout, ça c'est sûr. Mais finalement, je trouve que visuellement ça se voit pas trop. Je trouve que cette année, les voitures ont quand même un comportement qui est assez dynamique. Ouais, ouais, après, bon, ça reste, ça reste des voitures qui sont très longues. Mmh. qui sont très lourdes, donc forcément elles sont ouais. assises donc, euh, pas... notamment par rapport au 2021 où j'avais un peu peur qu'elles fassent plus pato mais finalement ça va bon, oui ça, bah, oui là, oui c'est ça... pas, pas le débat mais le, le ressenti n'est pas, pas trop différent mais à un moment donné voilà peut-être qu'il faut ouais on fait un système tout le monde on met les suspensions en peu de source ou je sais pas quoi et puis tu mets, tu mets tout le monde avec le même, le, le même système euh, est-ce qu'AMD la FIA pourrait créer un prototype pour rouler pour poursuivre le développement de la FIA moderne non bah non parce que c'est à dire que le truc c'est qu'il faudrait qu'eux, ils aient toute une équipe comme les équipes de Euh, mmh. comme les équipes de F1 parce que Ross et Pat Simons et toute leur équipe ils l'ont fait de la F1 2022 c'est le prototype que vous voyez partout là elle existe mmh. tu mets un moteur dedans tu mets des... tous les systèmes elle roule mais elle est elle va est... est... est... rouler 8 secondes moins vite que les F1 d'aujourd'hui quoi enfin, elle est... Elle est... après il n'y plus... aurait rien de scandaleux à dire aux équipes euh, après le Grand Prix de Hongrie par exemple mmh. ou après Silverstone ou après ou Avance Spa ou je ne sais pas on fait deux jours d'essai dans, dans les mêmes conditions pour tout le monde, avec des trains de pneus qui ne sont pas performants, euh, Pirelli peut créer ça, hein, il suffit juste, ils l'ont déjà fait de faire des, des, des composés plus lents, euh, on limite les données qui sont... Euh, re, re, re, enfin, comment dire, les données à récupérer de ces essais, et, euh, et surtout, on, on vérifie que tout le monde amène bien les spécifications de voiture qui étaient celles du Grand Prix, donc pas d'essai de nouvelles pièces, pas d'essai de machin, pas de pas de récupération de données scandaleuses et tout et puis on, on fait rouler ces voitures pour comprendre euh, s'il y a des, des choses après bon j'imagine que malheureusement ça passe aussi par des nouvelles pièces justement de changer le marcinage mais il doit bien y avoir quand même quelque chose je sais plus qui ce qu'ils disaient c'est peut-être encore Russell justement que s'ils avaient la possibilité ou c'était Wolf je crois que s'ils avaient la possibilité de faire deux jours d'essai euh, sur une piste ils pourraient largement changer le, le, la donne et je pense que euh, on est dans une ère de la F1 où, euh, où on demande aux équipes de faire deux journées à 200 enfin deux journées de roulage sans, avec pas les bons pneus et tout ça en essai privé, donc c'est un peu short quand tu sais qu'il y a 15 ans on faisait 25 000 km par an en plus des grands Prix ah ouais, ce qui m'inquiète quand tu dis notamment des pneus Pirelli pas performants du coup tu les fais beaucoup moins bons donc tu passes 10 km à moins vite dans un virage mmh. et ça te change tout à l'heure donc bah, ailleurs il faudrait oui. exactement les mêmes pneus que tu as utilisés là ouais. tu le fais après le Grand Prix comme ça personne ne, peut mmh. donner, euh, euh, dire, personne ne peut en tirer un avantage pour le Grand Prix qui vient Et tu fais, voilà, tu dis, bah, écoutez, vous avez ouais, deux jours de descente, en plus, comme ça se faisait régulièrement, enfin, ça se fait régulièrement en MotoGP. Euh, et la F1, elle même fait à plusieurs reprises, notamment en Hongrie, donc il n'y a pas... Bon, mmh. pas de risque, voilà. Euh, Je veux juste fais... que la FIA sorte de checker, mais il va bien falloir qu'ils fassent quelque chose, mmh. parce que, en fait, cette situation est... est vraiment une bombe à retardement, et elle finira soit par un gros accident, soit par une grève des pilotes, soit par euh, quelque chose qui va vraiment marquer la F1, parce que. Je pense pas que les pilotes vont, pas, vont, vont accepter ça longtemps sans finir par, euh, par gueuler. Quoi. Maximum une saison, à mon avis. Parce que si on leur promet maintenant, ou d'ici quelques courses, qu'en 2023, ça change, à la rigueur, ils peuvent se dire « Bon, les 10 courses, ce sera horrible, mais, mais, mais on tient le coup, on a été écoutés. Mais, » euh, Mais même là... Enfin, la... La F1 a mis en place un nouveau règlement. Euh, Est-ce qu'ils vont accepter aussi facilement entre guillemets, de se remettre en question euh, comme ça Alors oui, effectivement, s'il y a un gros accident, ils n'auront pas le choix. Mais si jamais ça n'arrive pas, ils peuvent très bien dire, écoutez, euh, la moitié des équipes n'en souffrent pas beaucoup. Euh, celle qui en souffre, c'est elles de régler le problème. Je crois, je crois que malheureusement, on va être un petit peu dans ce jeu-là jeu jusqu'à, jusqu comme tu le dis, qu'il y ait un, qu un gros accident. Puisque là, ça me paraît compliqué que la F1, sous prétexte de quelques critiques, même s'ils si sont 100% justifiés, accepte ça parce qu'on a bien vu qu'ils n'écoutaient pas forcément les retours de, de tout le monde hein, parce qu'apparemment le sprint c'est génial donc euh, est-ce qu'ils écouteront aussi pour le, pour le règlement, ça, ça reste à voir j'ai peur que sans euh, un gros carton ou un, ou un truc vraiment grave euh, ils disent bon bah écoutez, à vous de vous améliorer l'année prochaine on, on repart, euh, il y aura des petits ajustements sur le règlement comme d'habitude à vous de faire le nécessaire avec cette, ce que vous avez appris cette saison pour pas que ça se reproduise mais effectivement si on est parti pour 4 ans comme ça, euh, compliqué ouais. Après en soi, ce on peut peut-être voilà, peut peut se, se rassurer un peu, euh, alors, par exemple ces graves crash potentiels, les circuits sont techniquement faits pour avoir ce genre de, de choses, hein. je pense qu'on on a évidemment, on l'a toujours dit, une, une voiture de course trouvera toujours un moyen de toucher un mur à un angle absolument affreux, mmh. mais bon, on peut, on peut quand même par exemple si Hamilton s'était planté euh, dans le virage, bah, oui pour moi il aurait tapé le mur, il aurait glissé dessus, alors oui ça l'aurait, je pense qu'il aurait... Il l'aurait remarqué, en tout cas. Mais est-ce qu'il aurait été voilà, vraiment gravement blessé ça, Je ne sais pas. Voilà. Mais on regarde blessé, Miami, pas, mais... regarde Miami où, où Bottas se crash à la chicane. Il euh, n'y avait pas de barrière de Tech Pro. Après ce crash, tous les pilotes demandent à l'installation d'une barrière de Tech Pro. Mmh. Euh, ça n'a pas été écouté. Le lendemain, Esteban Ocon se crash à un choc à 51G, hein, si, si mmh. j'ai bonne mémoire. Donc, ça prouve quand même que c'est dur de les, de les convaincre. Euh, Miami, ça, aura pu, être, mmh. ça aura pu être un très gros accident. Hein. Selon l'angle sous lequel il tape le mur, ça aurait aura pu mal se finir pour Bottas la veille et pour Ocon le lendemain. Donc, science, euh, oui. Oui. Le truc, c'est que... c'était Sainz, effectivement. Oui, c'était ah, pardon. Le science, truc, c'est que oui, ça a quand même coûté Alpine déjà un châssis, un volant, un pédalier. Ocon, ça lui a coûté quelques jours de douleur et ça a failli lui coûter sa course. Donc, Le truc, c'est que si, par exemple, je pense à Hamilton, il se met son, son, sa pile là où il a failli se la mettre, déjà, c'est pas sûr qu'il glisse sur le mur parce qu'il peut potentiellement se prendre de face. Et puis derrière, Il y a d'autres pilotes qui arrivent, en fait. Et c'est là où tu peux avoir un sur-accident, tu peux avoir ce genre de choses qui vont vraiment très, très mal. Et en fait, dans tous les cas, les pilotes sont OK pour prendre des risques euh, avec plus ou moins de contrôle, mais souvent plus. Et faire l'erreur eux-mêmes, ça ne les dérange pas. Mais je pense qu'une voiture qui provoque des erreurs qui ne peuvent pas anticiper ni corriger, euh, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas, en fait. Et je peux le comprendre. Je veux dire, ils sont, ils sont là pour prendre le, leurs risques euh, euh, en connaissance de cause et pas prendre des risques un peu aléatoires comme ça... Euh, de décrochage euh, plus ou moins. Quoi. Donc, euh... <rire> alors, il croit que qu'Univers ne peut faire grève. Déjà qu'il avait fêté sa victoire sur le podium alors qu'il avait aussi ouais. frère. C'est vrai que oui, on n'aurait pas dû avoir de champagne parce que Louis il est quand même sorti, il a fait. <rire> J'en été tout coincé du tout dos. Euh, ce qui a permis à Toto Wolff de vous faire un petit peu d'intox évidemment en disant eh, peut-être qu'il ne fera pas le Grand Prix. Qui sait hein, Parce qu'il eh, a mal. ça se trouve, on va mettre Vendant dans la voiture <rire> 3 jours de fête nationale en Belgique jusqu'au moment où ils ont dit ⁇ bah non ce sera de brise. ⁇ Alors il y aura la Milton. Il fera un changement pendant le Grand Prix. Note que là, ils ne pourront pas décevoir Van Dorn en mettant Russell, puisqu'il est déjà dans l'autre voiture. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est déjà pas mal, franchement... Ça passe, euh... ouais, mais ça tifie. Il mérite. Après tout ce qu'il a fait pour Mercedes, c'est dernier Grand Prix. Euh, il mérite absolument. Euh... Alors oui, effectivement, on dirait, Quand tu, tu peux pas prévoir, en fait, le parce puisque les souffleries peuvent pas... Euh, Imaginez la gueule du tunnel de souffleries pour dire « Allez, on va balancer du vent à 320 km h Allez !» Avec <rire> la maquette qui commence à bouger. Hein, <rire> bah merde, que c'est que ça C'est pas prévu. <rire> pas grave. Bah cela dit, pour, à, cela, cela dit, tu peux peut-être t'y attendre. Si tu prends... Bah, Alors attention, <rire> attention. J'ai une intelligence... En dessous de la moyenne. Euh, mais, mais attention, si tu prends une voiture, non pas la vraie f mais une voiture à l'échelle, est-ce que tu ne peux pas plus recréer les soucis avec quand même une vitesse un peu moins importante euh, Attention, en dessous de la moyenne. Je ne crois, crois pas, parce que c'est une question de taille du flux et pas de vitesse du flux. La vitesse du flux ouais. sera toujours la même par rapport au modèle, mais euh, je suis une bille en physique, donc je dis peut-être une grosse connerie. Mais non, a priori, c'est... Euh, A priori, le, le, dire, la traînée provoquée par la voiture et tout ça sera toujours la même en fait. Elle sera juste plus petite, mais ce sera le même effet. Donc... donc tu veux me dire que quand Jeremy Clarkson prend une voiture miniature en 1,43e, l'explose contre un mur et dit que c'est un impact à 600 km/h, ça n'est pas le cas. C'est pas, pas comme ça que non ça se passe. Non non. <rire> non, non, jamais. <rire> si. Jamais. Euh, mais effectivement, alors, Silence nous dit que dire de Norris qui pense que c'est un choix des équipes de Marswin ou non. Bah oui, bah, on le sait que je fais raille, eux, ils sont. Euh... Ils com comme ils ont compris le marsouinage et qu'il apparaît à une fréquence moins élevée, eux, ça ne la dérange pas de marsouiné et pilote un peu plus mais euh... ouais, quand même, parce qu'ils ont, ont bien été brassés euh, les deux là. ah oui, ah bah, ils n'en peuvent plus euh, c'est euh... compliqué mais euh, d'ailleurs, quand un américain se demandait si on aurait le marsouinage dans le jeu de F1 je je rappelle que le jeu F1-22 qui sort le, le 1er juillet va disposer pour la pr première fois du, de la réalité virtuelle <rire> moi je suis désolé mais l'expérience de Vomito en, en, en réel je peux pas hein, parce que on, on rappelle pour beaucoup de gens euh, qui ont qu on un peu peur de la, on s'est venu un petit peu mais on va revenir après on va parler de on va parler de qui d'ailleurs on va parler de bah, yes. ah, ça, c'est tôt hein, cette affaire mais euh, bah, en gros beaucoup de gens se disent ah non moi la réalité virtuelle je ferai pas parce que je vais être malade j'ai mal de mer. encore une fois le truc c'est que si vous jouez effectivement à un jeu où vous devez courir et tout c'est compliqué parce que vous vous êtes statique alors que le jeu est en mouvement mais en général dans un jeu de voiture ça va plutôt bien puisque de toute façon le, le pilote il est bloqué dans la voiture euh, et c'est vous qui faites les mouvements de tête et donc euh, voilà c'est pareil donc là si tu es comme ça dans ton tu es tranquillement sur ton, sur ton pc comme ça et que dans le jeu ça fait <rire> bon, autant te dire que tu fais pas trois tours hein. Euh, ça, va être, ça va être compliqué euh, si on se dit les jeux F1 sont une vitrine mais jamais ils vont mettre du martial c'est vrai que Regardez à quel point nos voitures sont pas bonnes. Mais attention, la nouvelle Lamborghini, elle est mieux. Vous pourrez la rouler dans la fin live. Ce qui serait bien, ce serait un mode où tu peux choisir, en fait. Un mode normal et puis le mode pro, où tu as le vrai marseillage. Le mode réaliste avec le vrai si Tu as des espèces de glitchs de jeu où la voiture part en couille et il faut que tu la rattrapes au réflexe genre il y aurait un défi genre faire le grand prix de Bakou en entier avec la Mercedes et gagner avec un tour d'avance et là t'es es, es, es, es, es, es, es <rire> avec, avec les truc avec les bruits avec les USA dans les virages ouh <rire> oh, j'ai mal au dos c'est un truc de jouer à deux avec la deuxième personne qui te tape dans le dos pendant une heure et demie ouais qui se couche <rire> ça c'est quelque chose <rire> ça c'est une expérience c'est une deuxième du simulateurs avec Vérin pour recréer le mal de dos oh absolu sort de là rincé t'as fait quoi jeu vidéo Ah, ouais, mais ça, mais ils vont peut-être coup... le faire au Highway là, à Lyon. C'est des simulateurs de F1 assez performants. La prochaine fois, ils vont mettre du, mar du marsuinage. Dans, dans, dans Assetto Corsa, ils ont déjà intégré. Alors mec, tu fais tout ce que tu veux dans Assetto Corsa. Hein. Mais euh, ils, ont, ils ont fait un truc où tu as, as un mode où tu vois... Alors, visuellement, évidemment, ça ne t'impacte pas, mais visuellement, tu as déjà le marsuinage, machin, tout ça. Ils, font... euh, ils disent même oh, ouais, on a fait un mode super réaliste et genre, à un moment, le pilote en fait, met son, son headrest ou il l'enlève, mais bon, ça reste un jeu vidéo... Okay. Prévu pour ça, donc le pilote il prend ses mains, il fait. <rire> t'as l'impression que c'est un dinosaure, le truc t'as Les mains elles tournent sur elles-mêmes, enfin, c'est absolument horrible. horrible à regarder, bien évidemment. Euh, non, mais écoutez, Tori déjà, bah oui, c'est rare hein, de parler d'eux aussitôt, enfin, mais euh, Pierre Gasly qui termine 5ème. Enfin, j'ai envie de dire, cette perf qu'on attendait de Pierre Gasly Où il reprend un peu le niveau qu'il avait en 2021. Yukitsuoda, 13e. C'est un peu plus compliqué. Même si ce n'est pas aidé par son problème de DRS, effectivement. Tsunoda, il aurait pu finir 6e sans son problème. Donc, bon week-end de Gasly, mais j'ai envie de dire encore meilleur week-end Touré dans son ensemble, qui a vraiment été très performant sur ce tracé. C'est vraiment pour l'occasion le coup d'avoir des regrets pour Monaco, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu le drapeau rouge provoqué par Tsunoda, d'ailleurs. En Q1 à Monaco. Euh, si Gasly avait pu glissé glisser en Q3, par exemple, il aurait pu faire une super course. J'avais vraiment l'impression que l'Alpha Tourie était à l'aise sur ces secteurs un, un petit peu plus lents. Et là, c'est bien pour eux, leur meilleur résultat de la nuit de très loin. Et, euh, ouais, dommage pour Sonoda, hein, qui a l'aileron cassé et qui, euh, qui a été contraint de, de rentrer au centre pour réparer, pour réparer. Alors, les réparations, je ne sais pas si vous voulez les commenter, c'était au scotch, c'était aérien euh, à Nigoumont, ce n'était pas être terrible. Et alors, je ne sais pas, peut-être que vous savez, je n'ai pas compris pourquoi ils ont mis autant de temps à, à intervenir sur l'aileron. Est-ce que c'était pour. Euh, question électrique vous pouvez pas le toucher ben parce que j'ai trouvé qu'ils avaient été très lents à intervenir ouais on dirait qu'ils ont, ont fait un arrêt normal et qu'ensuite ils, oui. ils ont intervenu sur les ah oui c'est à dire qu'ils sont, que... ouais, sont 74 à faire l'arrêt mais en même temps comme ils sont trois par roue, enfin il n'y a peut-être pas effectivement oui. de, de personnel disponible tout de suite enfin voilà il fallait d'abord s'occuper de l'arrêt c'est ah, peut-être un aspect peu... directement que je connais pas mais ils étaient justement trois cas à l'aileron et peut-être qu'ils étaient obligés d'attendre que les roues soient changées avant d'intervenir peut-être qu'ils voulaient peut-être évaluer euh, s'ils les avaient abandonner ou non aussi parce que mmh. j'imagine que si, le, si le, le flap avait un risque de se, de se casser vraiment et de s'arracher de la voiture il l'aurait fait abandonner il n'aurait pas fait prendre la, la route à, la, la piste à 330 avec un, une possibilité de demi-aileron arrière qui s'arrache je pense que c'est peut-être pour ça après moi je me, ouais, je me... Je me pose la question, alors j'imagine que de toute façon il aurait eu un drapeau noir et orange, il y en a peut-être même déjà eu, euh, puisque ça, ça plante un souci, mais en fait c'est bête, mais quand on voyait le, le, le DRS se mettre en marche, on avait juste compris que bon, voilà, effectivement les l'aileron c'était deux, mais la, la partie qui s'ouvrait, je trouve qu'on voyait qu'elle était quand même relativement euh, euh, stable, Elle était... enfin, le dispositif fonctionnait toujours, Le truc, c'est que quand son aileron était fermé, il y avait quand même un côté qui était un peu surélevé à l'autre. Ouais, euh, je, je pense que c'est dangereux. C'est-à-dire qu'à tout, tout moment, la pièce aurait aussi pu s'envoler ouais. et atterrir sur un pilote derrière. Donc, je pense qu'ils n'avaient pas d'autre ouais. chose que de l'arrêter. Et, et puis, et en euh... fait, s'il si, si activait et qu'en bout de ligne droite, après beaucoup, une fois activé, il était à 340 avec une Aspie, euh, si ça arrive et que le truc se referme mal, ça fait Ericsson à mon Oui, à bien 2018, sûr. Mmh. Non, on la voiture ouais. part directement dans le rail, donc c'est pas... Je pense qu'il n'a pas voulu... Là, moi, j'ai trouvé ça bien qu'il la... qu soit prudent. Encore une fois, Bakou reste un circuit hyper dangereux. Mmh. Ça reste mieux, évidemment, que... Enfin, Zoe, pareil, en 2013, ils sont des restes qui s'ouvrent à l'envers mmh. Ça, c'était fort, ça. C'était extraordinaire. <rire> moi, je... je pouvais pas passer... ça. La première fois qu'on l'a vu activer moi, je me suis décomposé. <rire> tu fais, mais le truc, il a fait... Et bah oui, avait... Puis après, évidemment, il rampe. Ça... On rappuie dessus, t'en fais pas, il rappuie dessus. allez il a passé un parti, allez, mmh. bon. Il aurait peut-être fallu lui dire avant de ne pas appuyer sur, euh, <rire> sur son bouton de DRS. Non, non, mais effectivement, ouais. beau grand prix à Fatori, dommage cette, euh, cette fiabilité, dirons-nous. après, c'est encore une fois fiabilité. Peut-être qu'à un moment aussi, il a été euh, touché par un débris. Hein. Ça peut être une, une boulette de gomme, c'est tout con, mais une boulette de gomme vrai. lancée euh, par une voiture derrière, euh, euh, ce genre de choses, ça peut arriver. J'allais vous dire un gravier. Non, puisque cela fait maintenant partie des 72 circuits de Formule 1 où il n'y a pas un seul gravier, hein, évidemment. Pas Bakou, c'est formidable, tous ces circuits qui... Non, mais après, est-ce que, euh, est que les contraintes justement du mécanisme, parce que ça a cassé par l'un du milieu, est-ce que les contraintes du mécanisme d'activation avec les boss et tout ont euh, fait une, une fragilité sur le centre Parce que finalement, derrière, ils ont demandé aux pilotes Red Bull de ne pas l'utiliser non plus, donc j'imagine qu'ils ont eu un petit doute de, de, de, de, du fait que ça provienne du circuit et de ses contraintes. Donc, euh... Il n'était pas, pas serein, Verstappen, à version Grand Prix évidemment aussi, vu euh, ouais. tous les, toutes les mésaventures qui lui étaient arrivées avec ce DRS. Quand tu arrives sur une piste comme ça, c'est un petit peu un petit peu compliqué mais en tout cas non non Gasly euh, voilà ça, ça fait plaisir de, de revoir en bonne forme euh, c'était justement son ex que vous l'aviez noté c'est vrai qu'avec Vettel ils, ils sont plutôt euh, plutôt bons à bas coût habituellement ils avaient fait 2 et 3 l'an dernier et ils font 5 et 6 euh, donc il y a des circuits comme ça qui profitent à des pilotes mais c'est bien d'aller chercher voilà, des points de reprendre un peu alors évidemment bon euh, en termes de, de classement c'est pas euh, c'est relativement anecdotique en soi puisqu'ils sont encore euh, ils sont encore à 14 points d'Alfano Romeo mais c'est bien C'est important de pouvoir stocker ouais, un mais bien peu, si, ça lui... ça lui permet de remonter directement en top 10 du championnat en fait, donc, euh, parce que c'est un groupe qui est très serré, il y a euh, 3 points entre le 10e et le 14e, et c'est vrai que du coup euh, bah, ça lui permet de, de, de, de passer en tête de ce groupe là, en 10e place, donc euh, c'est pas, pas fou, mais je pense que pour le moral ça fait du bien aussi, parce que depuis le début de saison il n'était pas dernier, et tout ce qui pouvait lui arriver de mal lui arrivait de mal, donc au moins au niveau stratégique ou dérouler les mmh. séances. Donc, euh, voilà. Après, je pense qu'Alfa va toujours être une des équipes qui aura le plus de mal à faire évoluer sa voiture. Ils n'ont pas d'évolution prévue pour l'instant. J'ai tendance à penser que leur budget passe un peu dans le, dans le travail fait pour Red Bull, mais ça, c'est euh, un autre débat. Je pense qu'il y, y a quelques arrangements comme ça parce que ça m'étonne qu'ils n'apportent rien du tout, en fait. Enfin, ils ont quand même une usine, donc ils seraient censés pouvoir euh, travailler sur la voiture. Mais, euh, mais voilà, ils... Peut-être qu'ils auront des évolutions soit juste avant la pause, soit juste après, mais ça va faire une grosse évolution dans l'année et je pense que ça va être un peu short pour suivre le reste. Donc à mon avis, on les verra un peu plus, un peu plus loin du groupe Alpine et tout ça. En fait. C'est ça, puis en plus, on voit cette année, il y a quand même des circuits qui conviennent plus ou moins à des voitures. On, je pense notamment à Alfa Romeo et, et, et McLaren qui étaient un peu plus en retrait que d'habitude ce, ce week-end par rapport au reste du, du peloton on peut s'attendre peut-être qu'au Canada, à la factory, il repasse derrière ces équipes-là. Donc, euh, c'est un, un gros résultat. Je pense pas, et je suis d'accord avec toi, Manu, qu'il faut s'attendre à des cinquièmes places de pouvoir rester tous les, les week-ends. Sera... Enfin. Je pense que ça restera une voiture qui, sur l'ensemble de la saison, pourra ambitionner le top 10, mais il y a effectivement des courses où ce sera même difficile pour la Q2 de oui. temps en temps. Donc, euh... Ce pas pour la Q2, mais en tout cas, ils ne sont pas forcément assez performants pour la Q3. Mais en tout cas, c'est un bon résultat pour le moral. Ils, ont, ils avaient besoin d'un tel résultat. Je pense que pour Gasly, c'est bien aussi de faire ça une semaine après avoir appris la, la prolongation de Pérez chez Red Bull. C'est aussi une force mentale de sa part aussi, parce qu'il voilà, a définitivement compris qu'il ne serait pas rappelé par Red Bull. Et donc, sortir cette cinquième place, c'est un très, très gros résultat, en espérant que voilà, d'autres écuries auront auront la mémoire et se rappelleront qu'il a fait un super week-end puisqu'on rappelle quand même que Gasly bah, joue son avenir en formule 1, maintenant que la place sur la boule est prise donc euh, il aura besoin de, du maximum de résultats comme ça cette saison ouais. C'est vrai qu'on euh, avait annoncé chez Alvatori vouloir faire un, un, comment dire, un projet autour de Pierre Gasly malheureusement le problème c'est qu'on voit que ce n'est pas le cas enfin, qu'ils n'ont pas la capacité en tout cas que ce soit via, via leur lien avec Red Bull euh, ou que ce soit avec euh, Euh, les forces vives de Fenza ou le budget, mais ils sont pas les moyens en fait, de faire ce, ce projet et ça reste encore un team bis. C'est euh, euh, un, un peu compliqué. Je pense qu'effectivement, si par contre, il avait pu voir Pierre Gasly qu'effectivement, on le mettait au centre du projet, qu euh, que ça remontait sur la grille, je pense qu'il aurait pu penser différemment. Mais là, oui, il va falloir euh, bah, espérer C'est surtout hein. que le discours l'an dernier, c'était oui, grâce au budget plafonné, on va pouvoir pa passer de équipe B à équipe sœur et euh, travailler justement sur des développements tout ça et puis cette année ils ont une voiture qui n'a été que compromis technique et euh, puisqu'on rappelle qu'ils ont eu des pièces de red bull quand red bull leur a donné les, les solutions techniques choisies donc euh, alphatory a développé une partie de sa voiture sans avoir le, le, le, toutes les cartes en main et aujourd'hui en plus les développements viennent pas donc euh, donc ça montre que c'est pour l'instant c'est tout sauf une équipe sœur et c'est à peine une équipe B Et c'est bien d'être au centre du projet, mais c'est vrai que si Gassi peut trouver mieux, il euh, faudrait y aller. Après, l'avantage qu'il a pour lui, c'est que s'il ne trouve pas mieux, il euh, n'y a pas grand monde chez Red Bull pour prendre la suite. Parce que VIP, c'est ouais. très rapide, mais il finit dans le mur deux fois ouais. par week-end. Euh, Lawson, c'est rapide, mais euh, ça, ça a du mal à convaincre. Il euh, y a Denis Sauger qui est en très bonne progression. Mais euh, de là à ce qui remplace Gassi plutôt que Tsunoda, il euh, n'y a pas non plus. Euh, pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure pour Gassi. Après, la question, c'est de savoir ouais. est-ce que Gassi veut continuer à à s'enfermer là-dedans, ou est-ce qu'il veut devenir le leader d'un projet, parce qu'encore une fois, euh, si Vettel par exemple venait à partir de chez Aston Martin, il y aurait la place de leader dans une équipe d'usine, alors certes Aston Martin pour l'instant ne fait pas rêver, mais c'est une équipe avec beaucoup de moyens, avec beaucoup de gens quand même très compétents à la tête, parce qu'on rappelle qu'ils ont recruté énormément chez Mercedes et chez Red Bull et c'est un, un volant qui pourrait être très intéressant pour Gasly, en disant qu'il peut signer un contrat euh, pluriannuel, et s'il part pour 3 ans chez Aston Martin, Euh, avec le niveau qu'il a, clairement, il peut devenir un, un incontournable. Il mmh. euh, y, y a des solutions, maintenant, il faut, qu il, il faut que déjà, Red Bull accepte de le lâcher, euh, parce qu'ils ont aussi le droit d'activer le contrat un an de plus sans qu'il ait rien à avoir à dire, puisqu'il est sous contrat avec eux jusqu'à fin 2023. Et auquel cas, s'ils font ça, eh ben, il aura juste à accepter que pour l'instant, il est coincé, et comme tu dis, Paul, à faire des très bonnes performances comme il a fait ce week-end, en montrant que euh, ça reste aujourd'hui un incontournable de la galaxie. Tu parlais de Lawson, très bonne série hein, de notre adolescence, bien, bien oui. évidemment. C'est Lawson's Creek. Bien entendu, bah, on connaît les titres en anglais ici, les titres originaux, bien évidemment. <rire> et, okay, là, la Creek de Dawson, évidemment, c'est encore... <rire> encore autre chose, bien entendu. Euh, bah, écoutez, voilà, Stan, on en parle quand même maintenant, Stan Martin, parce que Sébastien Vettel termine à une jolie sixième place. Euh, un bonbon malheureusement pour, pour Len Stroll, et ça c'est quand même alors, une, une remarque un peu plus générale, mais c'est vrai que... On a des abandons cette année, on en a quand même assez, euh, oui. assez régulièrement et c'est bête en soi, mais ça pimente le truc. Moi je suis désolé, mais il y a quand même eu ce petit rush d'adrénaline quand Charles Leclerc a abandonné de se dire oh bah merde euh, oui. Leclerc tombe en panne, pareil avec Verstappen et Pérez en début de saison chez Red Bull. Euh, voilà, il y a rien qui a acquis avant la fin de course en fait. Voilà, il y a ce petit côté un petit peu euh, inattendu qui nous rappelle bah, les Grands Prix, voilà, les années 80-90 où c'était un peu ah, truc Le côté inattendu chez Sol, c'était qu'il soit encore en course au 60e tour. Mais... Oui, ça c'est encore... <rire> encore formidable. À moment, là, je... Non, je suis méchant. Il est même classé. Non, mais t'es pas méchant, Manu, il s'est crashé deux fois en Q1. <rire> deux fois et... dans le même tour. Alors, deux tours d'écart. Et, et, et, et moi, je suis désolé d'insister là-dessus, je l'avais déjà fait dans cette émission, mais j'ai je, je, beaucoup de mal avec son attitude à chaque ouais. fois qu'il fait une erreur. C'est-à-dire que oui. normalement, un pilote, quand il se crash, sur, surtout, c'est un peu ridicule, pardon, il a une voiture qui a en théorie de largement la Q1 sans, sans souci ce week-end, L'année dernière aussi, d'ailleurs, il s'était aussi craché en Q1 l'année dernière sur le même circuit. Euh, quand vous faites deux erreurs aussi embarrassantes que ça, à un moment où vous n'êtes pas en danger, euh, le minimum, quand vous êtes devant les micros, c'est de vous excuser auprès de l'équipe. Euh, c'est le minimum. Et, et j'ai beaucoup de mal avec cette réaction de « je suis de mauvaise humeur, donc je n'ai pas envie de parler ». Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Euh, c'est mauvais pour son équipe parce que je pense que euh, son équipe va savoir ce qu'il a dit euh, dans la presse. Et un petit mot pour tout le monde, pour les mécaniciens, pour ceux qui vont passer des heures à réparer la voiture qu'il qu a cassée en faisant une erreur. C'est important aussi. C'est ça aussi, être un leader d'équipe. Ce n'est pas juste aller vite, c'est aussi voilà, défendre euh, les intérêts de son équipe avant les siens. Et euh, j'espère qu'un jour, il apprendra ça. Et, euh, et par contre souligner l'aisance les de Vettel ce week-end, alors il, il s'en est bien sorti aussi hein, parce qu'il s'est euh, en Q2, je crois qu'il va légèrement taper euh, le mur avec son, son aileron avant, heureusement pour lui comme il l'a dit, c'était un crash intelligent puisque c'était des dégâts minimes, il a pu passer en Q3 tant mieux pour lui, et en course pareil, il s'en sort bien parce qu'en voulant passer au con, il rate ce, le point de corde et il part dans l'échappatoire là encore, il fait un, il fait un 183, ah ouais. aussi. Et il, il arrête même pas la voiture avant de le faire, franchement ah Alors, il fait erreur, mais il se rattrape magnifiquement. Il ouais. perd, allez, 5 ou 6 secondes dans l'affaire. Euh, alors que moi, je pensais que le top 10, c'était fini pour lui. Ouais, il perd il... deux places, en fait. Mais... Il perd deux places, mais il, il y rattrape il en ensuite. Euh, parce qu'à la rigueur, c'est ce qu'il disait, il aurait peut-être pu euh, battre Hamilton pour la cinquième place, mais ce n'était même pas sa course. Il n'a a rien à faire contre une Mercedes. Donc, euh, terminer sixième sur le papier, finalement, c'est un excellent résultat. Et, et Vettel, vraiment, monte en puissance, se trouve. Je et, euh, et chez Aston Martin, bah, je suis désolé, il n'y a qu'un pilote. Cette année. Euh, franchement, enfin, en tout cas, depuis quelques courses. C'est quoi, c'est 13.2 au championnat, je crois. Euh, ouais. voilà. Le leader chez Aston Martin, on sait qui c'est. Ah, c'est ça, moi, je trouve que Vettel, était, euh, bah, il est revenu du Covid, il n'était pas en grande forme, après la voiture, il est revenu, lui il est revenu à Melbourne où la voiture était nulle part, c'est une catastrophe ce week-end-là. Euh, depuis les évolutions, ça va mieux chez Aston, il n'y a pas de doute euh, comme quoi en arrière de Red Bull, ça fonctionne. Euh, mais c'est vrai que euh, ça marche très très bien et globalement, Vettel, moi, me fait beaucoup Euh, une forte impression, en tout cas, il me fait vraiment plaisir parce qu'on retrouve mmh. le Vettel qui a envie, euh, envie de se battre, envie d'aller chercher les résultats, même si c'est qu'une sixième place, une huitième place. Euh, ça fait deux fois qu'il finit dans les points, qu'il va en Q3, il, euh, bah, il travaille, en fait, tout simplement. On voit qu'il a toujours envie de bosser, qu'il a toujours envie. Et je me dis, finalement, la retraite se bagne un peu euh, parce qu'après Melbourne, je pensais vraiment qu'il n'allait même pas finir la saison. Et finalement, on voit que là, il a trouvé l'envie, le sourire. Vraiment, moi, je trouve que son langage corporel a totalement changé depuis quelques courses. Euh, Il a l'air plutôt, euh, plutôt bien à l'aise avec ce qu'il fait, en fait. Et je trouve qu'au volant, on voit vraiment qu'il euh, commence à mieux s'amuser avec la voiture, à mieux la comprendre. Ses tours, euh, quand il, il a fait les deux erreurs, mais des tours où il ne faisait pas d'erreur, étaient vraiment très, très bons. Son tour en Q3, notamment, est top. Enfin, franchement, la voiture est plus lente que les autres, donc euh, ce n'est pas réussi au niveau chrono, mais euh, il va chercher ce qu'il a à chercher. Quoi. Donc, euh, moi, je crois que vraiment, euh, on retrouve un VTL ouais, qui, que je n'avais pas vu depuis 2019, Euh, où justement il n'est pas blasé, il n'est pas. Euh, et c'est vrai que du coup il est rapide, et bah, quand il est rapide, il met une rousse à Stroll qui est vraiment violente, parce que Stroll Obusement. de son côté patoge totalement. Ouais, ouais, mais bien sûr. Mais après, euh, le Stroll de 2020, ne se prendrait pas la bandée qui se prend actuellement, okay. et je ne serais pas outré euh, que face au, au Stroll de 2020, Vettel ne soit pas largement devant. Mais là, Stroll régresse euh, depuis deux ans. Euh, c'est l'impression qu'il me donne, il n'y arrive pas du tout. C'est un peu comme Latifi, c'est des pilotes qui sont moins bons techniquement, qui travaillent. Latifi travaille, la Stroll, je ne sais pas, mais. Qui comprennent moins comment travailler, en tout cas, avec les voitures, et en tout, qui, du coup, euh, se retrouvent à ne pas comprendre ces nouvelles voitures. Et en fait, en piste, c'est une catastrophe. Ça se voit vraiment que, du coup, il y en manque beaucoup, beaucoup de, de clés pour, pour faire fonctionner ces voitures. Et, euh, et face au bagage technique de Vettel, en plus, qui, lui, euh, bah, en F1 depuis 15 ans, et euh, connaît vraiment beaucoup de voitures et sait comment faire fonctionner une voiture, euh, ouais, c'est très salé pour Stroll. Et puis, c'est vrai que le problème, c'est qu'il ne se remet pas en cause et que finalement, on a l'impression que c'est l'employé le mieux traité de l'équipe, alors que c'est probablement un des employés qui est le plus, euh, le plus mauvais de l'équipe, et c'est un des maillons faibles de l'équipe aujourd'hui. Et je pense que son père va un jour, ou j'espère que les gens qui sont dans le consortium avec son père vont un jour dire, euh, maintenant il faut que ça cesse, il nous faut deux pilotes. Et parce que finalement, je parlais de Gasly tout à l'heure, mais si tu vires Straw et que tu fais un duo Vettel-Gasly dans la forme qu'ils ont actuellement tous les deux, Euh, l'équipe elle fonctionne et elle marque des points et ça joue la cinquième place au championnat du monde ça joue pas du tout avec As enfin euh, As encore c'est variable mais ça joue pas du tout avec Williams en tout cas c'est euh, ouais, triste mais aujourd'hui euh, Stroll n'a plus rien à faire en F1 moi j'ai longtemps défendu aujourd'hui je vois pas ce qu'il a à faire en F1 il a pas l'air d'avoir très envie, il a pas l'air d'avoir vraiment l'envie de progresser et ni d'y mettre les moyens et son coup de volant c'est un peu émoussé en plus je trouve je trouve qu'il est pas flamboyant même quand sa voiture fonctionne bien donc euh... mm. Là, il, là euh, il fait la première erreur, il demande de checker les dégâts, il n'y en a pas, ça se voit que la voiture va bien, il repart sur un, sur un deuxième tour, il repart le couteau entre les dents en sachant qu'il a fait une connerie, il rate le point de corde, ça se voit vraiment, il freine trop tard, il a trop de vitesse, il fout la voiture dans le mur, parce qu'il n'est pas capable de freiner plus que ça, et derrière, il vient gueuler sur l'équipe en disant, mais euh, est-ce que la voiture allait elle est bien C'est euh, ouais, vraiment symptomatique du, du comportement de Stroll. Euh, pour moi, il pose de plus en plus de problèmes, et en fait, ça vient devenir vraiment rapidement, une barrière à cette équipe qui, pour... qui en fait, aujourd'hui, avec les écarts qu'il y a au championnat et les progrès qu'elle a fait avec la, voiture, euh, la version B de la voiture, pourrait, sans problème, aller euh, chatouiller Alfa Romeo, euh, Alpine, euh, tout ça. Quoi. Voir, de temps en temps, euh, Mercedes, quand Mercedes ne va pas bien. donc euh, euh, Ça me pose un peu le problème. Ouais, c'est compliqué hein, pour, euh, pour bon, c'est voilà, En fait, c'est ça. C est, c est... Vous avez très clairement dit ce qu'il qu fallait. En gros, ce serait... Un, un Nicolas Latifi on serait, on serait tristement eu on en parle mais on en une petite, un, un petit front de tristesse pour Nicolas Latifi parce qu'il fait vraiment de son mieux euh, même si ce week-end il ne s'est pas aidé mais, mais Lennstrand comme il n'est euh, comme il ne transparaît pas comme quelqu'un de sympathique euh, puisque moi personnellement je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer bah forcément ouais t'as pas envie de as pas envie, toi d'être dans l'empathie avec un mec euh, qui, qui, qui est insupportable quoi, donc euh Euh, effectivement c est, c est, il ne pas hein, le, le lens là, et puis euh, bon, je pense qu'on ne peut il en aura un peu marre on a, on a un truc sur l'exgen après les grands prix on, on regarde les vidéos sur le site de la Formule 1 pour voir les, les déclarations des pilotes après course et, euh, et en fait Stroll là c'était genre le miracle parce que ça, son interview a duré 30 secondes normalement ça dure 20 secondes quoi et en fait à chaque fois il dit des trucs mais vides vides de sens vides d'intérêt vides de fond euh, et la forme est faite en plus en faisant la gueule donc euh, Pas, il ne me donne pas l'impression d'être un pilote qui a envie d'être là. Je veux dire, Verstappen a été amené un peu, entre guillemets, de force par son père en sport auto. Euh, il s'éclate. il s'éclate. On voit qu'il adore ça. Il adore, en plus, il adore gagner, mais il adore aussi conduire. Vraiment, ça se voit que c'est un mec qui est, qui est fait pour ça. Stroll, on a vraiment l'impression qu'il est là. Bah, papa lui a, lui a amené son, son jouet, lui a fait sa carrière. Mais en fait, c'est sa sixième saison. Et puis... Pff, Déjà, euh, il a à à se faire chier. Quoi. Enfin, vraiment, moi, je n'ai pas l'impression qu'il a envie de faire plus que ce qu'il fait là. En fait. euh, là, voilà, on a l'impression qu'il attend que ça lui tombe tout cuit et qu'un jour, il ait peut-être la voiture pour gagner. Mais ce jour-là, s'il a la voiture pour gagner, il aura l'équipier qui gagnera à sa place. Donc, de toute façon, ça fout de Disons qu'à mon avis, euh, le, le papa vit un petit peu la carrière par procuration. C'est comme dans beaucoup de... Ce qui est très est étonnant, un... parce que c'est un homme d'affaires qui n'a jamais fait euh, ce genre de travers dans ses précédents business. Donc, euh, Effectivement, il doit y avoir un, un, une partie affecte avec le fils. Ouais. Et ce qui n'est pas impossible, puisque tu parles d'affect, c'est qu'on sait que Loren Stroll a tendance à mettre une pression un peu forte sur, euh, sur les employés, quitte à leur crier dessus carrément, c'est ce un peu ce qui ressortait. Quelle est l'image de Len Stroll au sein même de sa propre équipe maintenant que son père euh, voilà, a tendance à gueuler un peu sur tout le monde Je pense que ça le dessert lui aussi en plus. Euh, J'en sais rien, j'y potais totalement. Ça, oui, comme tu dis Manu, on ne sait pas, c'est peut-être un mec adorable dans la vraie vie, peut-être que tous ces mécaniciens l'adorent. Mais c'est vrai que ce qui dégage euh, en fin de voiture, c'est effectivement moi qui ai rédigé... Euh, À Assel martin -Soupigen. ouais, c'était deux lignes stroll, après cinq paragraphes de Vettel, après la course, donc euh, <rire> effectivement, il n'avait pas très envie de parler, enfin, c'était après la qualif, pardon, mais, euh, mais ouais, donc, euh, je suis d'accord, c'est dommage, parce que, bien sûr, on n'est pas pilote, on n'est pas à leur place, on ne sait pas exactement ce qu'ils traversent comme pression et tout ça, mais, malgré tout, en, en tant que passionné de sport automobile, on, on a envie de les voir s'éclater ces mecs-là, parce qu'on parce qu aime les voir performer, on, on aime les voir prendre du plaisir, parce qu'on en prend aussi en les voyant, et c'est vrai que du coup, quand on voit un pilote de Formule 1 qui a, je ne dis pas qu'il ne se rend pas compte de la chance qu'il a, mais il fait partie des, des, des 20 élus. C'est quand même une chance incroyable. Et comme tu dis, on a l'impression que c'est une corvée pour lui, qu'il qu a la limite d'être là. Bah, franchement, c'est difficile, difficile à lire, ce, ce pilote. J'ai vraiment du mal à, à, à savoir ce qu'il veut, euh, quels sont ses objectifs exacts. Parce que, comme tu dis, il y a deux ans, euh, quand il avait signé sa pole position, on, on, on avait vu un, un stroll. C'est peut-être la dernière fois qu'il a fait quelque chose de vraiment non. impressionnant. Hein, euh, sa il y a eu le podium longue. à sa après, mais c'est tout. Ouais, euh, mais battu par son coéquipier, donc euh, bon, c'est vrai que depuis c'est transparent. Euh, J'allais dire comme Ricardo qui s'est un peu rattrapé ce week-end, mais c'est un peu comme Ricardo depuis 2021. On, on a du mal à sortir une performance ou une course, on se dit il a vraiment fait un truc incroyable, ce troll quoi. Et si ouais. en plus, euh... vas-y, vas-y, vas non, vas-y, fini Non, c'est enfin, je, je, ça quoi, c'est pourquoi si, si il prend pas de plaisir, qu'est-ce qu'il fait encore là quoi? Euh... Je prie. c'est ça, c'est Ricardo. On sent qu'il prend du plaisir à être là, en fait. Et, alors, il est un peu triste et tout parce que ça ne marche pas comme il veut, mais il aime piloter, il aime être là. Il a toujours le sourire. Euh, tu vois les interviews, à chaque fois il dit :« Bah oui, mais je garde le sourire, j'essaie de garder le sourire. » Enfin, il fait des efforts pour être là, pour s'impliquer, pour résoudre ses problèmes. Il essaie, là, même à Baku, il finit huitième devant Norris. Il était super content d'avoir trouvé des clés et d'avoir mieux euh, ressenti le pilotage de sa voiture. Et en fait, c'est ce qu'on attend minimum d'un pilote. Et je trouve que ce Stroll, j'arrive pas. Il y a pour moi, un décalage, je n'arrive plus à voir le pilote qu'on voyait en 2020. Ce mec qui faisait la pole en Turquie et qui, sous la pluie, n'oublions pas qu'il part en tête et qu'en 18 tours, il prend 30 secondes d'avance. Après, il a un dégât sur la voiture, il ne gagne pas. Mais ce jour-là, il était parti pour gagner et il dominait tout le monde sous la pluie. Et, euh, et c'était une performance digne d'un Vettel, digne d'un Hamilton, vraiment des mecs qui ont marqué des courses sous la pluie. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, ce même pilote Soit cette espèce de gars bougon qui fout la balle dans le rail, se remet pas en question, se prend euh, entre une demi-seconde et une seconde par son équipier, euh, qu'on finisse bah, toujours quasiment avant dernier. Ou enfin, c'est vraiment, il euh, y, y a quelque chose qui s'est passé, et peut-être qu'il a juste plus envie, mais auquel cas, il faut admettre qu'il a plus envie, de toute façon, au bout d'un moment, il ne faudra pas qu'il oublie que son, son avenir financier est scellé, puisque son père est dans le top 100 des hommes les plus riches au monde, donc s'il n'a pas besoin de conduire, et qu'il n'a plus envie, et qu'il arrête, quoi, tu vois donc, euh... Parce que c'est vrai que ça sert à rien de rester juste pour ça. Si seulement... C'était notre père un nous tous, Lorenz Stroll, l'imagine. <rire> ah, moi, je viens la pub papa, si ça te aider. <rire> aider. truc à Allez, tiens, tiens, 50 millions, c'est de l'argent. <rire> Amuse-toi avec. Euh, c'est plus sûr que l'euro million, très clairement. Euh, Parole d'Alpine, Alpine, mes, messieurs, avec la 7ème place de Fernando Alonso. Et la 10 de d'Esteban Ocon. Euh, moi fusée en ligne droite, enfin, cette voiture décidément mmh. là ils ont ouais. là autant vous dire que Renault ils n'ont pas menti, quand ils nous ont dit qu'ils nous concoctaient un moteur, enfin la voiture était évidemment très efficace aérodynamiquement aussi, mais quand on qu ils ont dit qu'ils allaient nous faire un moteur, un moteur puissant, ils n'ont pas menti euh... bon ils cassent encore de temps en temps, mais en tout cas ça commence à, à aller de mieux en mieux, là nous sommes au 11 e du championnat, donc ça y est, ça remonte un petit peu et ça fait un peu moins la gueule qu'avec ces... ces deux points qu'il a en début de saison euh... maintenant bon, je vous avoue que je vous laisse parler d'Alpine parce que je j'ai plus vu l'Alpine aux 24h du Mans qu'au Grand Prix hein, pour tout <rire> vous le dire et j'ai pas beaucoup vu les 24h donc je... Je à... juger. Alpine aux 24h du Mans c'était encore moins bien qu'Abaco <rire> qu oui ça a pas duré finalement très longtemps Mais... <rire> euh, moi, moi je trouve que le résultat d'Alpine ce sur le papier c'est pas mal hein, 7 et 10 Euh, mais en réalité, c'est flatteur parce que euh, si les deux Ferrari n'abandonnaient pas et que Tsunoda n'avait pas son problème, c'était en fait un point pour la deuxième place d'Alonso et l'histoire. Voilà. Euh, effectivement, le point positif, c'était cette vitesse de pointe hallucinante. Hein, hallucinante. Alonso avait le meilleur troisième secteur du, du week-end, je crois. Euh, C'est simple, personne n'a dépassé Alonso. En piste, personne n'a dépassé. Au Col Sim, il était sur une stratégie un peu décalée, il avait des pneus plus usés, donc ça ne le mettait pas forcément en valeur. Mais effectivement, Alonso, avec euh, sa stratégie et sa vitesse de pointe, ne s'est fait passer par personne. Ce qui lui a sauvé sa fin de course, parce que j'ai vraiment pensé que les deux McLaren, avec des pneus neufs, allaient quand même avoir une chance. Euh, même si elles étaient moins rapides en ligne droite, je pensais qu'elles allaient être suffisamment proches grâce à une meilleure adhérence pour être, pour être proches, et ça n'a pas été le cas. Donc euh, ça a bien marché à ce niveau-là. par contre. Bah, J'ai envie de dire, c'est Alpine. Euh, un, un, un, en fait, ils ne vont jamais être le meilleur des autres Alpines, on dirait. Il y aura soit McLaren, Alfa Romeo devant eux, soit bah, ce week-end c'était Alfa Tori ou, ou Aston Martin puisque avait a battu Alonso en ayant fait euh, une erreur de pilotage en course. Donc il y, y a toujours une ou deux équipes qui sont devant eux euh, et on désespère un peu de les voir euh, 3 ou 4 puissance du plateau parce qu'on a l'impression qu'ils ne qu sont pas si loin à chaque fois mais qu'il leur manque toujours cette chose. Et que, en fait, tous les week-ends, ils sont 5, 6, 7 e force. Euh, c'est une Alpine est toujours dans cette dynamique-là. Et c'est les équipes autour, on dirait, qui évoluent selon le circuit. Alpine, eux, ils sont toujours à peu près au même, au même endroit. Et c'est vrai que c'est assez neutre. Alors, ils, leur, leurs pilotes font du, font du super travail encore. Je crois qu'Ocon n'a pas eu de chance en, en qualif. Il, est, il était bien parti pour la Q3. Et je crois qu'il est bloqué ou je ne sais plus exactement ce qui se passe. Euh, c'est le, ouais. le drapeau jaune, oui. C'est le drapeau jaune qui a... C'est le drapeau jaune avec... Euh... Euh, qui est, qu est créé par, un, par Alonso, je crois justement le moment où il, il s'est fait gueuler dessus par une, par une Williams, parce que. Euh, ouais, il était derrière Alonso, je, Il était juste devant ouais, Albon, bon. qui effectivement s'est plaint en, en qualif. Je ne sais pas si on connaissait derrière Alonso. J'avoue, que je ne me souviens ouais, pas. Euh, en, en tout cas, je, il avait aussi niveau pour passer en Q3. Bon, ça joue, à, ça joue à, à pas grand-chose, mais le milieu de peloton est très serré. Mais c'est vrai que c'est quand même pas... Alors les pilotes ont été très bons, hein. moi j'ai rien à dire sur les pilotes, franchement, Alonso par 10, il finit 7, Ocon par 13, il finit, il finit 10, donc ils ont tous les deux gagné 3 places, ils ont fait leur travail, avec une voiture moyenne et rapide en vitesse de pointe, mais euh, à, à voilà, comme je vous dis, c'est un peu désespérant, parce qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose, en plus à chaque fois en laisse libres, ils ont tendance à, à être brillants, Alonso avait fait quatrième temps des, des, des EL2 le, le vendredi après-midi, euh, en ayant déjà le troisième secteur en violet, donc on se disait, bon, c'est pas mal, s'ils ont la... S'ils sont les plus rapides en vitesse de pointe, c'est déjà de bonne mais ensuite en qualif, ils perdent toujours en performance, c'est systématique. Ils sont bons le vendredi, et le samedi, ils perdent en performance, ou les autres gagnent, c'est selon. Mais en tout cas, c'est encore, encore très moyen. Ni mauvais, ni, ni très bon, c'est du Alpine. En fait. le, le Blizzard me dit Alpine avait une voiture en mode Monza. Bah, il aurait peut-être fallu en avoir une en mode Baku. <rire> C'était pas le bon circuit. Non, mais après, ouais, je sais pas. Euh... En fait, ce qui me rassure un peu pour. Euh... Pour Alpine, c'est que la voiture n'est jamais très mauvaise. Et euh, du coup, c'est quand même le signe d'une voiture. Euh, enfin, elle est bien -née Elle est sèche. Voilà, on ouais. disait ça d'Alfa Romeo, qui d'ailleurs a vécu son premier week-end vraiment mauvais. On en reparlera après. Mais euh, finalement, pour l'instant, Alpine, on en a huit courses. On arrive au tiers de la saison. Et on a dépassé le tiers de la saison. Et euh, Alpine n'a pas de mauvaises courses. Ils ont des courses où ils sont un peu en dessous. Mais c'est comme tu disais, c'est plus qu'ils évoluent par rapport à la concurrence qui, elle, vraiment, a des grosses fluctuations. Euh, Paradoxalement, il y a des grands Prix où ils se font éclater par As, par Alpha, par McLaren et tout, mais il y a des grands Prix où ils éclatent ces équipes-là. Donc, c'est vrai que c'est très constant de leur part. Et finalement, euh, je ne veux pas me montrer trop optimiste, mais la stratégie est peut-être la bonne parce qu'ils euh, n'auront pas de mauvais développement. Il n'y a pas un moment où ils risquent de faire une erreur avec cette voiture, je pense, et de partir dans une mauvaise direction. C'est exactement ce qu'ils avaient, ils avaient dit justement euh, pendant la présentation de la voiture qu'il fallait choisir une direction et que penser avoir fait le choix de la direction la plus sûre pour ne pas euh, se louper. Et c'est vrai qu'il faut, faut dire ce qu'il y a, le moteur est hyper bien intégré dans le châssis, la voiture a l'air plutôt bonne, elle n'a pas de gros défauts, elle n'est pas euh, très mauvaise sur les virages lents ou très mauvaise en ligne droite, elle n'est pas non plus fantastique, euh, ce n'est pas une voiture parfaite, mais je suis un peu rassuré de voir que ce n'est pas comme la McLaren qu'il qu y a un virage lent, euh, se retrouve complètement à la ramasse ou euh, comme, euh, comme certaines voitures qui ont des problèmes sur les virages rapides, je pense à la Mercedes Euh, eux ça va donc euh, peut-être que finalement c'est la bonne solution ils avaient une belle évolution ce week-end les, les pontons ont totalement changé aussi euh, je pense que ça, ça a aidé à ce qu'ils aient la très bonne vitesse de pointe et ils avaient aussi une évolution sur l'aileron arrière ils avaient en fait on, on dit ils avaient un, un kit monza non ils avaient un kit vraiment pour, pour baku et pour la, les, les futures courses parce que justement l'aileron était retouché mais il n'était pas plat de manière vide en fait il y avait vraiment des retouches qui ont été faites qui ont été vraiment travaillées sur la, la partie haute de l'aileron notamment à l'arrière et puis des pontons encore une fois qui ont vraiment changé pour être très avancés sur le cockpit comme ils sont sur l'Alphatori euh, la, sur l'Aston et sur la Red Bull ce qui, font que, ce qui fait que les pontons sont carrés des pontons. et donc là Alpine maintenant aborde ça aussi mais euh, voilà donc moi je pense que c'est décevant parce qu'on attend qu'Alpine fasse mieux et parce qu'ils nous promettent mieux depuis toujours mais euh, je suis plutôt positif pour eux sur le fait que ça va payer à moyen terme cette stratégie il leur reste 3-2 grand prix bah, <rire> mais après c'est vrai que, que c'est chiant que parce que quand tu dis, euh, quand tu dis euh, comme tu dis s'il n'y avait pas de pronunciabilité devant ça marquait un seul point et c'était pas, pas fou donc euh, ça c'est un peu short pour l'instant mais je me dis qu'il y a un moment où ça va forcément tomber en leur faveur et où ils auront peut-être justement la possibilité de soit bah comme en Hongrie l'an dernier, faire un vrai bon résultat, ou faire des podiums. Ou... Voilà, il y aura des courses plus compliquées pour d'autres, et ce sera le moment où il faudra qu'ils saisissent les opportunités. Oui. Euh... C'est vrai que c'est compliqué, parce que je... enfin, pour les équipes du peloton, c'est très compliqué dans le sens où on a quand même six voitures qui trustent les six premières places largement. On en revient un peu à la, à la, à la situation de 2019, en moins pire, parce que c'est une première année de, de règlement et que ça va forcément se tasser. Mais... Euh c'est vrai que c'est compliqué à la régulière de faire mieux que 7e pour l'équipe du peloton. Euh, à noter vivement Montréal en soi, parce qu'effectivement, on parle de cette vitesse de pointe, bon, s'il y a un circuit pour la démontrer, euh, oui. c'est clairement là. Euh, après, Melbourne, c'était pas top dans les sections avec les virages un peu plus lents, et là, Montréal, ce ne sont que des virages lents, donc voilà, encore... Euh, c'est un peu le souci, c'est pour ça que Monza, on aimerait dire que Monza, ils peuvent mettre la, la pâtée à tout le monde, mais enfin, ça, ça, d'être est compliqué dans les chicanes, notamment, donc... Euh, Oui, D'autant qu'ils avaient quand même des réglages vraiment faibles en appui ce week-end aussi. Le moteur est puissant, mais c'était aussi un choix de réglage, il faut quand même le préciser. Ouais. C'est qu'ils avaient volontairement sacrifié les appuis pour la ligne droite, euh, en se disant qu'effectivement, s'ils avaient la vitesse en ligne droite, ils ne seraient, ils seraient pas menacés en étant plus lents sur les secteurs lents. Parce donc c'était un choix intelligent, mais, mais à Monza, évidemment, tout le monde utilisera un mode sans appui, donc ça rééquilibrera ouais. les performances. Mais, mais ce qui appui. est important, c'est comme on, on le dit souvent, c'est qu'opérationnellement, cette équipe est quand même très, très bonne. Et, et voilà, d'avoir faire ce choix de dire voilà je trouve qu'ils ont quand même toujours une, euh, une manière d'aborder la course en fait et une manière d'aborder le week-end très saine et c'est à dire qu'au final ben oui euh, voilà on, ça aurait été décevant avec un seul point peut-être mais ils n'auraient pas pu faire mieux qu'un point enfin voilà ils ont ils, en gros chez Alpine autre problème de fiabilité on va quand même aller chercher tous les points qui sont disponibles euh, pour ce que la voiture peut faire donc au moins c'est assez euh, en fait pour faire difficile. simple on pourrait presque affirmer que si Alpine avait par exemple une voiture aussi bonne que la Ferrari il ferait peut-être un petit peu mieux que Ferrari au niveau des stratégies au niveau des mmh. décisions en fait et alors il faut titre. voir ça, ça, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été à l'avant et on sait qu'être à l'avant ça, ça, ça exerce une autre pression euh, psychologique aussi mais dans les faits effectivement euh, il y a très très peu d'erreurs de commises euh, sur le plan opérationnel il leur manque que la, la bonne F1 le problème c'est qu'encore il faut-il faut la produire et avoir Manu comme tu dis euh, en effet la voiture a une base saine est-ce qu'ils vont la faire progresser, ce sera, ce sera une autre question j'ai vraiment la sensation qu'on peut attendre de cette équipe qu'elle soit à terme une quatrième force fixe derrière Mercedes pour moi euh, c'est l'arrivée à tout aligner, le problème c'est qu'à chaque week-end ils perdent un petit peu, ils gagnent un petit peu ailleurs euh, le jour où ils vont réussir à tout rassembler je, je pense, j'espère pour eux en tout cas que ça pourrait devenir euh, à terme la quatrième force de ce championnat Herbert cross, qui veut dire même s'il y a une course où il n'y a que les deux alpines à l'arrivée, ils arriveront encore à être au milieu du classement <rire> c'est très violent, et évidemment AlphaTauri serait sixième force euh, bien, bien entendu oui. Comme, comme d'habitude, avec deux voitures. C'est vrai qu'Alpine, euh, après, je vais amorcer la transition vers l'équipe suivante, mais euh, Ma ils avaient demandé à Ricardo si euh, McLaren avait une chance à Monza de réitérer son, son, son résultat l'an dernier, puisque la voiture est quand même très bonne en vitesse de pointe et dans les virages rapides. Et il avait dit non, justement, parce que euh, Monza, c'est beaucoup de, de vitesse de pointe, mais aussi beaucoup de virages lents. Et du coup, euh, si tu as une voiture qui n'est pas bonne dans les virages lents et qui manque de motricité, bah, tu vas nulle part. Et donc. Euh, Maxarine s'attend à un grand prix compliqué en Italie et je pense que ce ne sera pas l'endroit le plus idéal pour, euh, pour Alpine. Par contre, je vois bien, euh, par exemple, être plus à l'aise euh, sur des circuits comme Spa ou euh, comme, euh, euh, bah, comme le Canada, justement, où on a besoin de, de, de peu d'appui et où eux pourront avoir le loisir d'en mettre un peu plus que les autres. Euh, à Spa, typiquement, ils pourront se, se, se retrouver à avoir une très bonne vitesse de pointe tout en ayant un deuxième secteur euh, plus plus performant, sachant qu'on sait que c'est vraiment le compromis le plus compliqué de la saison quasiment euh, à ce pas, entre les deux secteurs très rapides et euh, le secteur euh, sinueux. Donc, euh, moi, je pense, je pense que ça peut fonctionner. Euh, et c'est vrai que finalement, même si, comme tu dis, ils visent juste le top 10, s'il n'y a, a pas d'abandon de vent, la meilleure des équipes de, du, du peloton de derrière marquera que 6 points, en fait. Donc, euh, il n'y a pas plus que 6 points à prendre. Donc, c'est vrai que c'est... Euh, Ça reste pas mal. Et euh, ouais, moi je, je pense que c'est pas, pas flatteur au niveau des points. Et les gens attendent mieux. Et les gens sont impatients. Et les gens se font un peu balader par la com. Et on a l'impression de se faire balader par la com. Mais Alpine a un projet qui est plutôt sérieux. Euh, moi j'ai l'impression que ça marche. Et il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas des gros soucis de marsouinage, ce genre de choses que les autres ont. Donc euh, ouais, moi je, je les vois faire une saison. Et effectivement, je ne serais pas étonné qu'ils finissent quatrième du championnat quand même. Bah, on leur souhaite. On on fait on fait fait. il faudra quand même qu'il commence à décrocher un gros résultat parce que si je ne m'abuse je crois que c'est 7ème place pour Ocon et 7ème pour Alonso ce week-end les meilleurs résultats de la saison quand euh, les équipes du milieu de tableau bah, voilà, on, voit, on voit le Fatori qui fait 5ème ce week-end Bottas euh, fait 4ème euh, je ne sais plus où enfin, y a, chaque équipe en gros a eu un, un gros résultat proche du podium, McLaren a eu son podium aussi et Alpine pour l'instant on n'a pas eu de top 6 donc c'est vrai qu'on reste, on reste vraiment sur notre fin. ils, ils sont réguliers mais en, en, en bas de top 10 là où d'autres équipes arrivent encore une fois à faire des fulgurances Mmh. Euh, mais, mais je suis d'accord avec toi euh, s'ils arrivent, à, à, je pense, à enchaîner justement des gros résultats, ils vont peut-être trouver des, des solutions pour la suite, en espérant mais, il y a mais que des courses, ils explorent encore mais... Vaut-il mieux être constant, sans fulgurance ou euh, euh, réussir à obtenir ce gros résultat on rappelle que demain c'est le bac de philo bien évidemment Donc vous pouvez, <rire> vous, vous pouvez commencer à, à déjà vous pencher sur le sujet ce sera un des sujets du bac, hein, 100% sûr bien évidemment euh, oh, Est-ce ah, est qu est est qu'on dit bien. que Kone a fini 6e en Arabie Saoudite Bah du coup, il n'y a pas eu de top 5, et c'est quand même. <rire> ok, il n'y a pas eu de top 5, ça va. Ouais, ouais, ouais. C'est qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui ont fait de top 5, mais enfin, euh, tu vois, ça fait un top 5 typiquement, mais depuis, ils n'ont rien fait, littéralement. Ouais. Ça fait 5 courses qui ne marquent pas de points. Donc, euh. Bien sûr. Enfin, Je n'ai pas les mêmes attentes de As que d'Alpine, c'est aussi. Euh... Non, mais, euh... ah, Asse... mais en effet. As pointer 3ème du championnat après la première course, euh, c'est Bien sûr. Ah, ouais, je rigole, mais oui, moi non plus. As c'est déjà bien ce qu'ils ont fait cette année. Et euh, de toute façon, ils évoluent pas la voiture non plus, donc ça ira pas bien loin. Mais... Al... Que... Ah, Vas-y Manu pardon. Non, non, je pense que ouais, Alpine, ça reste un projet solide et qui ne mérite pas toutes les railleries qu'il y a à son égard. Mangeo que bon, nous dit Alpine devrait demander conseil à Georges <rire> Ça C'est vrai que lui, finir dans le top 5, il sait faire. Donc effectivement, il mm. faudrait peut-être peut demander de son côté. Bon bah McLaren 8 à 9, hein, donc autant vous dire que là, ça devient.. Pfff. Ça devient la fiesta. Ah, elle doit hein, faire euh... l'hélico. Voilà, évidemment, sachant <rire> qu'évidemment, si on rajoute les personnes qui ont abandonné devant, ça fait 11 et 12, et puis voilà. Mais doit euh... ne <rire> pas faire l'hélico. C'est bien 8 et 9, hein, voilà. Bon, ça fait euh... consigne d'équipement. Moi, c'est bon, encore une fois le problème avec la F1 moderne, c'est que tout est diffusé, donc ça m'énerve. Ça m'énerve, et d'une force. Le... Ouais. Euh, c'est son rythme. Ah, bah c'est con, parce que je peux aller 3 dixièmes plus vite, moi. Et puis, ah, ceci ah... <rire> m'énerve d'une force, mais c'est normal, c'est le jeu, bien évidemment. Euh, on rappelle que globalement, quand vous êtes proche de votre équipier, le concept c'est de dire pendant tout le grand prix Ah je suis plus rapide que lui Et puis au moment où on vous met enfin devant lui pour le prouver, de eh ne rien faire. Et dire, ah mais ça va, je gère les pneus. <rire> c'est ça. Mais du vous coup, ça fait quand même Ricardo de Van c'est positif pour lui, parce qu'il était temps euh, mm. d'avoir ce côté au moins, voilà. Il a au moins battu son équipier Ouais, il a battu son équipier, et puis.. Euh... McLaren en fait, a commencé le week-end en étant vraiment en dehors du rythme, ils ont, ils ont dit qu'ils n'étaient pas où il fallait, qu'ils n'étaient ils, ils pas performance performances attendues, et finalement ils s'en se, ils sortent quand même pas trop mal, donc, euh, en, en marquant, bon c'est pas énorme, mais ils marquent 6 points, euh, c'est 4 de moins qu'Alfatori, mais c'est que 2 de moins qu'Aston, euh, qu euh, donc bon ça va, ça reste, ça reste quand même correct, et, euh, ils ne pouvaient pas attendre beaucoup mieux de ce Grand Prix, Et je serais tenté de dire, il, casse, il limite un peu la casse par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir euh, sur, sur un week-end comme ça. Donc euh, c'était pas mal. Après, c'est sûr que c'est frustrant d'avoir passé le, le Grand Prix derrière Alonso, qui les narguait sans DRS euh, et qui ne pouvait pas passer. Quoi. Donc euh, ça montre que la voiture a des gros, encore des gros soucis malgré les évolutions amenées, euh, qui sont toujours les mêmes. En fait, euh, elle a besoin d'appui pour être un minimum euh, bonne dans les virages euh, lents. Parce que les virages lents sont une catastrophe avec cette voiture. Et quand on lui rajoute de l'appui, il n'y a plus de vitesse. Donc euh, voilà. c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait un compromis qui était de ne pas perdre trop dans le deuxième secteur. Ce n'était pas con. Parce que je pense que pour les pilotes, c'était bien moins pénible à piloter. Mais par contre, effectivement, et puis j'imagine qu'ils ont aussi sacrifié un peu de performance pour limiter le marquage. Mais euh, bah, ça a fait qu'en ligne droite, ce n'était pas terrible. Mais bon, après, euh, je ne suis pas mécontent. C'est tiède. C'est l'image de la saison de McLaren maintenant. Il n'y a pas de grand... Euh, À part le podium de Norris en Émilie-Romagne, il n'y a pas de grande performance. Ce n'est pas, pas grand-chose à en attendre, mais ça fait le job pour limiter le, le, la casse et pas finir trop loin au championnat constructeur. Euh, S'ils font ça tout le long, on ne sera pas trop mal. Quoi. Oui. Moi, ce que je veux vraiment retenir du week-end de McLaren, c'est la performance de Ricciardo parce que je pense qu'elle va lui faire beaucoup beaucoup de bien. Évidemment, ce n'est pas un classement spectaculaire, mais pour lui, évoluer au niveau de Norris, c'est le plus important en ce moment. Encore une fois, je parlais de force mentale tout à l'heure, euh, rebondir de la sorte après Monaco. Euh, à Monaco, il s'était craché en libre. Euh, avant le week-end, il y a Zach Brown, donc le PDG de McLaren, qui avait dit publiquement que, que Ricardo n'avait pas répondu aux attentes depuis son arrivée l'année dernière, ce qui était vrai. Mais de le dire publiquement comme ça, c'était une première. Et euh, je trouve qu'il a très, très bien répondu en piste. Euh, et c'est de, de très bon augure pour la suite. Et encore une fois, à ceux qui l'enterraient peut-être un peu vite, euh, c'est bien de rappeler que, que c'est un très, très bon pilote de F1. Et j'espère pour lui vraiment que c'est le début d'une très bonne série et que dès la prochaine course, on ne va pas se retrouver avec Norris, 5e en Q3, et, et Ricardo, 13e en Q2, parce que ce serait, ce serait vraiment dommage après cette performance du week-end. Je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Il l'a devancé en piste en plus, alors bien sûr, il était, il était au même rythme, il a dit lui-même que, que Lando termine devant moi ou que moi je termine devant lui, ça n'avait pas une grande importance. Mais alors, malgré tout, ça en a énormément pour lui, je pense qu'il est ressorti euh, très encouragé de ce week-end-là, Et on va être content pour lui quand même parce que, parce que Ricardo, ça peut aussi, parler, partie de ses personnages, on parlait de Stroll tout à l'heure, on peut vraiment rien reprocher à l'attitude de Ricardo. En plus, je pense que c'est ouais. vraiment quelqu'un qui essaye aussi, qui garde le sourire, qui, qui garde une attitude, je trouve, très bonne. Donc vraiment, espérons pour lui que ce soit le début d'un très bon cycle. Ouais, moi, je, je serais pas étonné que McLaren ait fait cette consigne un petit peu pour, pour le booster aussi en disant il finit devant. Et puis un peu comme ils ont fait à Monza l'an dernier, à Monza il méritait un peu plus parce qu'il avait pas fait la grosse partie de la course devant, mais je pense qu'ils ils savent aussi qu'il y aura des, des moments clés où il faudra lui donner le coup de pouce pour le, le rebooster et ça en fait partie. Je pense que ça aura bien servi. Euh, il, a il a dit qu'il avait débloqué des choses dans la compréhension de la voiture et on, si euh, il arrive à appliquer ça partout, ça va vite se voir parce qu'il n'était jamais très loin de Doris. Il a passé tout le week-end, même quand il était derrière, à être à moins de deux dixièmes, ce qui, est, euh, ce qui pourrait paraître beaucoup, mais ce qui est que dalle par rapport au retard qu'il qu accusait. Euh, sur les autres Grands Prix, on l'a vu, elle se qualifiait des fois à 7, 8, 9, 10 e de Norris, euh, pas plus tard qu'en Espagne ou euh, Monaco, je ne sais plus. Euh, il se fait éliminer justement en Q2, en 14 e place, là où Norris finit 4ème de la Q2. Mm. C'était en Espagne, je crois. Donc, euh, c'est euh, vraiment des, des, des écarts colossaux. Et comme tu dis, si ça, on ne le voit plus, euh, bah, ce sera vraiment une bonne chose pour Ricardo et peut-être qu'il arrivera enfin à montrer que qui a, sa, qu il a enfin, prouvé en tout cas qu'il a toujours sa place, qu'il est toujours au niveau dont il était, et puis mine de rien qu'il mérite quand même le gros salaire que McLaren lui donne, parce que oui. McLaren actuellement est perdante à filer 20 millions à quelqu'un qui lui fait des performances qu'il fait depuis un an et demi. Donc, euh... Mais effectivement, moi je reste persuadé qu'il n'est pas venu, devenu mauvais du jour au lendemain, et si enfin il arrive à débloquer quelque chose, euh, c'est euh, une très bonne chose. Il va falloir de toute façon qu'il débloque quelque chose, parce qu'en fait... Les deux voitures de 2021 et 2022 sont tellement différentes qu'il ne peut pas non plus se cacher derrière ce truc-là. Comme le faisaient euh, lui et Perez l'an dernier, en disant « moi, je connais moins la voiture, je viens d'arriver dans l'équipe et tout ». Et on voit que Perez, avec un tout nouveau concept, se rapproche énormément de Verstappen, là où Ricardo a eu du mal à se rapprocher de, euh, de Norris. Et donc, il va falloir justement corriger ça pour faire la même chose et montrer que bah, maintenant qu'il n'est plus dans une voiture qui avait été développée autour d'un pilote qui est là depuis plusieurs années, euh, ça fonctionne et il est au niveau et <rire> Nitram qui dit maintenant que j'ai remarqué le drapeau flamand grand sur le casque de Norris je suis à fond derrière Ricardo rappelle que oui euh, de Norris et, et sa, sa maman hein, je crois qui est, euh, mm. qui est belge qui est donc flamande il voulait faire un casque spécial pour le Grand Prix de Belgique avec le Lion des Flandres on lui a dit écoute mon garçon oui. es bien gentil, <rire> mais enfin ça va pas passer si tu fais ça je... c'est ouais, sa maman à un de ses deux parents qui est belge je crois, précisément il est ouais. un peu moins belge que Verstappen mais il l'est quand même bon, oui mais ne t'inquiète pas que c'est si le cas un grand prix ce sera... <rire> <rire> un petit peu de barrigitude qui s'imposera parce <rire> qu'à un moment donné il <rire> faut bien que Gaëtan Vignon euh, on puisse en ça plus ça. ce week-end dans la cabine il y avait un 100% belge puisque c'est Stoffel qui était avec donc, euh... Stoffel non, non mais il est pas Alsacien il, il est pas Alsacien, il est pas Alsacien. <rire> <rire> ah ouais c'était ouais, cool du coup c'était chouette c'était un peu duo c'est vrai que ouais, oui si on met trop on, ouais. on a des bons invités cette année c'est bien mais encore une fois ça n'est pas mieux que le Grand Prix de 2016 on vous rappelle que Stoffel Van Dorn avait cassé sa chaise <rire> Je cite Gaetan qui dit « Votre chaise a littéralement explosé, Stoffel, il y a des pièces partout, partout, ça, ça va ?» <rire> le plus grand moment de ce Grand Prix euh, incroyable. Ce Grand Prix à Zimbabwe en 2016 qui était une purge pas possible, on a eu une minute 50 où Gaetan dit « incroyable, attendez, je vais faire des sites, bon, prenez l'antenne, je vais aller chercher une chaise pour vous, hein, euh, Stoffel, parce que vous ne pouvez pas rester. » C'était une merveille absolue, vraiment, bon, c'était euh, complètement fou. Euh, mais euh, Anisam qui a dit « Euh, voilà, c'est le problème c'est qu'encore une fois oui non non si vous voulait bien faire hé hey, je suis belge et puis on lui dit oui mais ça c'est pas la Belgique c'est euh, un petit peu le souci c'est une partie de la Belgique qui n'est pas très bien avec l'autre partie de la Belgique c'est un peu ça s'engueule un peu donc s'il voilà, veut faire un jour un casque belge il fait noir jaune rouge et puis voilà tout le monde sera content et, et Gaëtan Vigneron en premier bien évidemment qui, euh, qui pourra euh, l'interroger euh, tout le temps Euh, derrière Alfa Romeo bah, ça y est hein, il fallait leur, leur week-end un peu euh, un peu en dedans euh, avec la 11ème place de Botas, et encore un abandon pour, euh, pour Guanyu Zhou là ça devient vraiment mais un sketch et j'ai de la peine pour lui et on l'a entendu lors de la course où il n'en peut plus non plus parce que c'est terrible de toujours abandonner comme ça maintenant c'est quand même débile et, et bête surtout de, de faire ce mauvais week-end euh, quand on vient présenter le tonalé tout ça et... <rire> vert blanc rouge et puis du coup il avait... y avait pas et grand chose quoi On a vu ces dernières années que les, les livrées spéciales réussissent rarement aux écuries. Il y a eu quelques contre-exemples avec euh, Red Bull en Turquie l'an dernier ou McLaren à Monaco. Mais c'est vrai qu'on se rappelle de Mercedes et sa livrée, son 25e anniversaire, qui avait oh. dé déclenché un fiasco absolu. Et cartonné. Ouais. Ah oui, celle de Wotas surtout. Les deux avaient fini dans le mur. Mais euh, non, non, mais voilà. Après, vrai. effectivement, c'était malheureux. Mais euh, c'est vrai qu'Alfa Romeo, ça n'a pas fonctionné du tout. Et moi, ça m'emmerde vraiment pour, pour Joe qui. Euh, qui du coup se prend une réputation de pilote pas bon, alors qu'il ne la mérite pas du tout, et, euh, parce que finalement, il ne marque pas de résultat, mais en fait, il est, jamais, alors, il est loin en calife, euh, mais comme on l'a déjà dit dans cette émission, euh, bah, être loin de, de Bottas en qualif ce n'est pas une honte, parce que Bottas est quand même un des meilleurs dans, dans l'exercice, il euh, ne faut pas oublier qu'il il battait quand même assez facilement euh, le Hamilton de la grande époque euh, chez Mercedes, et, euh, et puis... Euh, en course, il est jamais très loin de son équipier, en fait. Donc, c'est dommage. Après, il y a eu des erreurs dans les départs, il y a eu euh, des petites erreurs de sa part, mais globalement, c'est surtout des problèmes de fiabilité et d'exploitation de, de, de la voiture, et surtout de la malchance, quoi, de la vraie malchance, des, des mauvais timings. Il rate. Alors, il y a eu des fois où il a raté un tour, après, il y a eu un drapeau rouge, des fois, il y a eu un drapeau rouge, il y a eu. Voilà, c'était un mélange de tout, mais, euh, mais, mais il fait des débuts en F1 qui sont bien plus convaincants que ce que laisse penser son, son malheureux point inscrit à Bahreïn. Euh, et puis encore une fois il était dixième là largement devant Bottas quand sa voiture a décidé de rendre l'âme donc euh, ça fait un peu un peu mal pour lui ouais. après euh, Bottas lui a dit que euh, il y avait eu beaucoup d'incompréhension. il ne sait pas pourquoi il n'y avait pas de rythme euh, la voiture a quasiment perdu le rythme du jour au lendemain entre vendredi et samedi et effectivement ça a été une course catastrophique il a fini onzième parce que devant lui il n'y avait que des Haas et des Williams mais euh, sinon enfin derrière lui du coup mais sinon c'est euh, C'est vraiment pas bon. Et, euh, et puis, euh, ils s'inquiètent un peu. Et c'est la première fois qu'on voit l'Alfa Romeo avec, à ce point-là, des défauts, en fait, de comportement et de performance. donc euh, À voir pour eux s'il y a eu quelque chose qui a été amené ou quelque chose qui ne fonctionne pas et qui va devoir être modifié. Ça fait, ça fait deux courses de suite maintenant où c'est très difficile pour eux, euh, Monaco et maintenant. C'est leur premier co de la saison. Euh, je, je pense qu'il ne faut pas... Je ne serais pas trop inquiet pour eux, il y a, a peut-être un mauvais choix de réglage ou alors une caractéristique du circuit, on le, on le répète pas assez, qui selon, selon les voitures, vraiment peut, peut sourire aux uns ou aux autres. Mais là, c'est vrai que c'est un petit coup d'arrêt pour Alfa Romeo, euh, qui est toujours euh, voilà, bien placé au championnat, il n'y a, a, a pas de souci. Mais effectivement, comme la, comme la concurrence est là, il faudra espérer pour eux que ce soit juste deux cas isolés, Monaco et, et Bakou, et que ça puisse revenir à la normale euh, au Canada. Voilà, si, si Bottas fait un une belle Q3 à Montréal, il n'y aura, aura rien de surprenant non plus. Je pense que le retour à la normale devrait, devrait revenir, à mon avis. Oui, je respect. qui pas oublier qu'ils font quand même une saison bien meilleure que les précédentes, donc euh, les mauvais grands Prix de cette année ressemblent à tous leurs grands Prix des saisons précédentes, donc c'est pas non plus un drame. Je veux dire, l'an dernier, quand ils finissaient 11e, on disait ah, c'est encore un, un point raté de peu, de plus. Giovinazzi a fini 11, 4 fois 11e, je crois. Donc, euh, là, cette année, c'est leur pire course de l'année, il a fini 11e. Monaco, ça n'allait déjà pas, ils finissent 9e, donc... Euh, Il y a des motifs de satisfaction, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'en plus, c'est les seuls qui n'avaient pas de marsouinage du tout euh, en début de week-end et qui en fait auraient pu capitaliser là-dessus. Et, euh, et non, en fait, les performances se sont effondrées de, de, de séance en séance et au final, ils n'ont pas du tout capitalisé sur ce qui était leur plus grande force donc c'est un peu frustrant. Mais après, ça reste deux mauvais résultats sur deux circuits très atypiques, donc oui. on, peut, on peut voir ce côté positif, effectivement, euh, chez Alphormeo dans cette situation difficile. Ah oh, messieurs, on va pouvoir parler de Williams C'est bien, 12 douzième, voilà, c'est cool, bravo, super. Alors, non, parce que Nicolas yes. Statifi, là, qu on, qu on, on a, a l'émission qui, qui défend le plus Nicolas Statifi ici, c'est vraiment mais, euh, profond, euh, profond adoration de Nicolas Statifi, tout ce que vous voulez, mais alors, il y aurait 12 drapeaux bleus pour aider Pierre Gasly dans sa lutte face à Lewis Hamilton, alors évidemment, on condense beaucoup, mais je vous avoue que, alors, pour être un honnête, beaucoup ont commencé à tomber sur d'autres personnes, en disant, oui, mais c'est des raccourcis machin et tout je disais quand on lit la déclaration dans son intégralité ça change pas des masses hein. ça reste quand même bonjour <rire> alors j'ai pris le, le règlement sportif et règlements... je me suis torché euh, avec et euh, juste pour aider Pierre Gasly c'est réellement ça finalement cest à il a dit, bon moi de toute façon les impôts bleus on avais rien à foutre Euh, moi déjà j'ai un, un souci, la voiture est en bleu, est-ce que les pilotes ne voient plus les drapeaux de la même couleur Parce qu'à Monaco, il faut oublier qu'Albon ne les respecte pas en disant oui mais je pensais que je pouvais euh, m'éloigner devant la Ferrari et ne pas la gêner mais pas du tout, tu as une Williams, je veux dire au bout d'un moment arrêtez les on a l'impression qu'ils ne respectent pas les drapeaux bleus et d'ailleurs c'est la foi à l'excuse pourrie euh, en, en espérant que ça va passer mais ça passe pas non mais bien. je pense que c'est parce qu'elle est très noire cette voiture maintenant. <rire> ah, oui, ils ils okay. pensent qu'ils ont inversé Mercedes d'Andardier. dernière. C'est la seule solution. <rire> Ou alors, c'est les drapeaux ouais. de supporters, comme dit Silence. Mec, <rire> ouais, fait un coucou. Ouais, merci. Vous <rire> doit se penser que c'est des morceaux de peinture qui volent. C'est pour ça que la voiture devient noire, mais je sais pas. Non, non mais c'est vrai que tu as 12 drapeaux bleus, quoi. Puis l'excuse est vraiment pétée, à aucun moment, ça l'a aidé. je veux dire En plus, ça l'a aidé parce que je l'avais gêné, du coup, je ne voulais pas le gêner plus, mais c'est ridicule. Mais... Respecte-les dès le départ et ça ira bien. Puis à un moment donné, tu as, as un règlement où tu dis Ouais, alors maintenant, je vais faire ce que je veux. Allez, euh, donc, euh, lui, je vais aider. <rire> Puis, ah, euh, non, vrai. en plus il a aidé Gasly contre Lewis Hamilton il y avait un pilote qu'il fallait évidemment que ça, ça... rappelle-toi que l'an dernier il a aidé Max Verstappen contre Lewis Hamilton bah, à oui. la dernière course c'est mmh. ça, c'est qu'à un moment donné si Nicolas Latifi ne peut pas à Lewis Hamilton peut-être a-t-il voilà, mal pris le fait qu'Hamilton le prenne en photo c'est une photo quand même <rire> qui est extraordinaire genre c'est qui lui <rire> c'est incroyable ce je ne sais pas qui c'est <rire> Lewis Hamilton qui encore une fois on le rappelle hein connaît à peu près les gens de son équipe, alors en dehors de l'équipe, pour vous dire, <rire> c'est toujours pas qui est François. Euh, pas... la, la photo en question, il a pris une photo de l'alignement des quatre autres pilotes, c'était plutôt sympa. Je pense pas que c'était une photo d'étonnement de, de, de, de Nicolas... S'il te plaît, plaît moi, je veux respect. rester sur, ce, sur ce, cet arc narratif où Lewis Hamilton est en, ouais. en, en adoration totale devant tout le monde. Il fait « Oh, il y a des voitures vertes et tout, c'est fou, ça. » Je ne savais pas, moi, je découvre. C'est fou, ça. <rire> mais vraiment, il, il vit sa vie dans son garage, mais alors tout autour, c'est... C'est tout nouveau à chaque fois, quand il va découvrir Oscar Piastri, il va dire oh, « Bon, Australie, c'est loin, c'est bien. » vu, vu que maintenant, il a découvert Nicolas Satifi, quand Piastri va l'en il va arriver, et dire « Salut Nicolas !» <rire> Il va même pas se rendre compte que ce n'est plus le même pilote. <rire> Premier Grand Prix, il va dire « Ah oui, salut !» Vous pensez quoi de cette euh, opportunité offerte à Oscar Piastri Qui <rire> pas, Oscar Piastri, ça fait pas deux ans qu'il est à la voiture, lui, je ne comprends pas. <rire> je suis perdu, attendez. Là. Non, non, mais là, c'est… C'est con en fait, c'est débile, hein, parce que Nico Statifi, il, il est pire monté en 2020, tout ça, mais alors maintenant, c'est plus possible, il est... Je il est il folle, en fait, il atteint son euh, maximum. Et euh... Il est lent, il comprend pas la voiture, il n'offre pas un retour technique, maintenant il, il commence à dire n'importe quoi, alors peut-être que les, les rumeurs commencent aussi peut-être à arriver ouais. un petit peu dans sa tête et que ça ne doit pas aider, évidemment, puisque... La rumeur qui est la plus souvent euh, sortie maintenant, c'est que globalement, son Grand Prix national ce week-end, ça va être le dernier. Euh, c'est bien hein, quand même pour Nicolas Statifi. Ça fait deux ans qu'il attend de bon, enfin, pouvoir faire le Grand Prix du Canada. Et on a dit Allez, on te l'offre <rire> Et puis alors, après, tu. Imagine, il l'aurait remplacé enfin, juste pour... avant. <rire> c'est pas possible. Encore une fois, on rappelle s'il vous... si y a des amis québécois qui sont parmi nous, n'hésitez pas à vous rendre au Cirque gilles villeneuve de Montréal ce week-end euh, pour aller supporter Lens Troll et... et Nicolas Statifi. <rire> Vous dire que là euh, c'est fou, pourquoi c'est drôle quand tu le dis? <rire> là, euh, allez, vous pouvez toujours demander des conseils à vos amis australiens qui ont supporté d'aller Ricardo ce... cette année. Quoi qu il fait, pas un mauvais week-end en Australie, Ricardo. Non, ça va, ils l'ont il soutenu. Et 5. Au... Ouais, ils l'ont soutenu au seul grand priorité correct avant, euh, avant Bakou. Donc, c'est bien. Ah, Rappelle-toi que la première fois que le Grand Prix France est revenu euh, dans un. Dans, dans, en 2018, nos deux Français se sont éliminés au premier virage, donc au troisième. Donc. Ah non, mais, non, mais c'est. Romain, Gros, Romain Grosjean <rire> a lui-même assuré le fait qu'il n'y aurait aucun Français à l'arrivée il est allé sortir tout le monde. Comme ça, au moins, c'était bien chouette. Euh, non, bah, comme quoi, rassurez-vous, vous serez bientôt un champion du monde des Cannes. Le dernier, c'était à 25 ans, c'est pas non plus. Euh, ça ouais, ça C'est mieux que nous. Donc euh, c'est plutôt chouette euh, Nisram qui dit je peux pas me moquer des Québécois, je vais voir Cordel l'ASPA dans 2 mois, ça c'est pas sûr. Cordel aura, trois gros, trois, euh, non, il aura deux meetings pour prendre 12 points, et il peut le faire, hein, franchement, vu son niveau en ce moment. Hein. Parce que là, en fait, il prend, euh, déjà, il prend 3 places de pénalité sur la grille quand il reviendra, mais euh, je fais une petite partie sur lui. Mais euh, il, il prend le, le dernier point de ses 12 points, il pourrait déjà en prendre 3 ou 4 de plus pour le prochain permis. Parce qu'avec l'espèce de connerie qu'il fait dans l'accident qu'il fait suspendre, oui, il, il méritait largement plus qu'un seul point. On parle d'Amory Corday, là, pour ceux qui ne connaissent pas, un très sympathique pilote de F2 belge, qui, euh, en plus d'être lent, a, a proximo, finalement, il a autant de points sur son permis que de points euh, de, de caution intellectuelle, donc c'est pas, <rires> pas mal. C'est assez, euh, assez correct, bien sûr. Mais bon, tout ça pour dire que pour en, pour en venir aux Québécois, ouais je pense qu'au Canadien, du moins, je pense que Latifi, euh, malheureusement, il plafonne. Il, il a eu des débuts compliqués, et puis, euh, et en fait, là, bah, de toute façon, il voit que. Les... Après, je pense qu'il a vécu six mois compliqués depuis. Enfin, euh, ça fait un peu plus maintenant, mais depuis Abu Dhabi. Euh, et non, Manu, ça ne fait que, des... que six mois, puisqu'Abu Dhabi était en décembre 2021, parce que cette saison était abominablement longue. Ah oui, ça fait <rire> six mois et demi, ouais, c'est vrai. Bon. Mais. Euh... Et il faut pas oublier qu'il a été menacé de mort après quand même parce qu'il avait provoqué le, le, le dernier safety car et tout. Donc, euh, je pense que ça fait beaucoup pour lui qui était quand même arrivé dans des conditions compliquées. Il a fait une première saison, il faut pas oublier que ses débuts en F1 se font en période de Covid. Donc, il fait ses 3 jours d'essai, euh, puis attend 4 mois pour faire un Grand Prix, euh, puis en enchaîne 17 en 23, en 23 semaines. Donc, euh, voilà, ça a été compliqué. 2021, moi, je trouvais qu'il faisait vraiment des très bons progrès. Et puis là, bah, il n'arrive pas, pas à s'en défaire de ses nouvelles voitures ça lui va pas du tout, il fait n'importe quoi, il n'est pas concentré. Euh... On a l'impression qu'en fait, il sait que chaque erreur qu'il fait va aggraver son cas, et du coup, qu'à chaque erreur qu'il fait, il essaie de la corriger de manière complètement euh, urgente, enfin hasardeuse, en urgence. Euh, on se rappelle que quand il sort à Imola sur l'herbe, il remet un grand coup d'accélérateur qui manque de l'envoyer dans le mur, euh, et qui doit faire partir en tête à queue. Euh, là, il fait les conneries avec les drapeaux bleus, il sort une excuse, bah... Je pense la première qu'il a trouvée de sortir du chapeau et parce que je pense qu'il sait que chaque chaque erreur le rapproche un peu plus de la sortie donc et là à mon avis la sortie est très très proche. En plus lequel on peut signaler qu'il prend une pénalité en début de course qui n'est même pas de sa faute puisqu'il il y a son oui. son mécanicien qui, tou qui touche la roue donc c'est déjà sa course était condamnée à ce moment-là. Euh, je suis d'accord là il commence quand même à, à, à plus avoir vraiment d'excuses à, à ce stade-là et, et... Je suis d'accord avec ce que tu dis, Manu, mais s'il est encore affecté par Abu Dhabi, je suis, je suis désolé, c'est qu'il n'a pas forcément, et ce n'est pas un jugement, hein, mais c'est qu'il n'a pas forcément le, le, le mental digne des athlètes de très, très haut niveau, parce que, parce que ce serait arrivé à Hamilton, il irait très bien aujourd'hui à Hamilton. Voilà, on, on parle, de, on, on parle de, de, de, de personnes qui sont très fortes sur le plan mental, et s'il a du mal à tenir ça, c'est qu'il n'est clairement pas fait pour la, pour la Formule 1. Après, je pense que lui, c'est un, un vrai gentil aussi, et je pense qu'il a pas ce côté un peu requin de la F1, Euh, enfin c'est vrai que moi ouais, en, en interview c'est un des pilotes les plus souriants et les plus, pas timides mais euh, ouais, les plus vraiment gentils que j'ai pu voir euh. tu, sens, tu sens que c'est un mec qui est content d'être là et qui du coup ça, ça oublie un peu le côté je veux, il veut bien faire mais il n'y a pas forcément ce côté où il veut écraser tout le monde et je pense que malheureusement en F1 ça manque un peu quand tu ne l'as pas C'est un, un des rares qui va, qui va dire clairement euh, presque tous les week-ends. Bon bah, j'ai pas été bon, ça s'est mal passé. Ouais. Euh, on, on voit toujours les pilotes euh, chercher une excuse. Un pilote qui va être dominé par son cookie toute la saison, il va dire ah bah c'est les réglages ou euh, c'est la tenue des pneus ou euh, j'utilise pas le même aileron. Non, la Latifi lui il va vous dire droit dans les yeux. Bon je j'ai pas été bon, je suis pas au niveau. Je vois bien qu'Alex me colle <rire> une demi seconde, à une seconde tous les week-ends et que c'est pas normal. Et, et, et je suis d'accord, ça, ça le dessert d'une certaine manière parce que c'est pas un monde de gentil et, euh, et peut-être qu'il est un, un, un tout petit peu trop. En plus d'être un petit peu tendre derrière le volant, il est peut-être un petit peu tendre en plus devant les médias, je trouve. Euh, mmh. Voilà, c'est un, un personnage euh, très sympathique, je suis d'accord, qui avait fait une très bonne progression, mais qui qu touche trop ses limites cette année. C'est vrai que depuis que Mazépine est parti, c'est un petit peu devenu le souffre-douleur, malheureusement. Et le prochain, ce sera Stroll, donc. <rire> et, euh, mais, euh, mais voilà, il, il touche ses limites, malheureusement. Et, euh, évidemment, ce sera dur pour lui s'il se fait remercier après le Canada, mais euh, est-ce que ce n'est pas une bonne chose pour lui aussi Parce que franchement, enfin. Tous les week-ends, c'est la même chose. Au d'un moment... S'il peut aller, euh, comment dire, <coughs> explorer d'autres horizons où il pourrait devenir compétitif, ouais. enfin, voilà, euh, on, on le dit souvent, euh, oui. enfin, Marcus Ericsson a gagné les 500 diapolis Callum Milot fait une saison tout à fait correcte en IndyCar, euh, alors qu'en F2, il commençait sacrément à plafonner. Enfin, voilà, c'est un moment. Voilà, donné, tu regardes un Brandon Hartley qui a rien fait en F1, il est double vainqueur des 24 heures du mois aujourd'hui. Voilà, il est champion euh... du monde d'endurance. Euh, en fait, c'est un peu ce que je reproche à Ricardo aussi, en tout cas, à voir comment va évoluer sa saison. Mais... Je pense qu'il y a des pilotes comme ça qui ne devraient pas s'accrocher, en fait, qui devraient dire, OK, la F1, ce n'est pas pour moi ou ce n'est plus pour moi, même si ça doit être dur à avaler. Hein, je pense quand tu es un pilote d'automobile, de, de, de, un pilote de sport auto, mais de dire, bah non, là, effectivement, j'ai peut-être mieux à faire ailleurs. Et euh, enfin, encore une fois, Hülkenberg euh, a quand même une victoire du Mans. Euh, sa carrière en F1 n'est pas exemplaire non plus. Donc, c'est plein de pilotes comme ça qui montrent que tu peux marquer l'histoire du sport auto en n'ayant pas fait une bonne carrière en F1. Et, euh, et finalement... Euh, ouais, comme tu dis, des Sato, et Rossi et Ericsson qui ont remporté dans les 5 les dernières années, les 6 dernières années, l'Indy le, le, le 500, ces trois pilotes qui n'ont pas marqué la F1 de leur empreinte. À plus ou moins différentes échelles, ils ont eu une, une carrière plus ou moins bonne, mais, euh, mais ils n'ont pas non plus euh, fait quelque chose de grand en F1. Même Sato il a fait un podium, c'est pas, pas fou, quoi. Je, je précise, et, je suis ça. Un fan absolu de Takuma Sato, mais enfin, il a, il a marqué les autres F1 de son empreinte. Euh, c'est avec... <rire> ça. ça. Plus, il plus il plus ça. a laissé quelques morceaux de, de carbone et traces de, de, de peinture, mais... Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage, finalement, de voir certains pilotes s'entêter, se, se alors que tu peux, euh, bah voilà, aller en Indycar, et même aller en Formule Formuleux, après, pourquoi pas... Euh, ouais, bah, en formule quand en ouais, WEC, en Indycar, enfin, t'as plein de... Et encore une fois, ouais, bon. putain, les pilotes qui ont l'opportunité de remporter les vaincreurs du Mans, euh, tu vois, je pense à Ricardo, Demain, il irait dire à Ferrari, euh, bah, moi, je, je rouler pour votre programme Hypercar. Je pense que Ferrari n'attend pas une seule seconde pour lui proposer un contrat. Enfin, parce qu'un mec comme ça, sera toujours une bonne chose à avoir. Donc, euh, je crois que c'est... Euh, dans le cas d'un Latifi, c'est pareil. Latifi a quand même du talent pour être en sport auto, parce qu'encore une fois, il faut avoir le coup de volant pour arriver jusqu'à la F1. Il l'a fait aussi grâce à son portefeuille, mais pas que. Euh, il finit quand même, même s'il a fait beaucoup de F2, il finit vice-champion. Euh, C'était pas, pas la meilleure année, tout ça, mais euh, voilà, c'est un pilote qui sait faire du sport auto et qui peut, qui peut encore faire de belles choses. Il est pas vieux, donc, euh, donc euh, ouais, je pense qu'il faut pas qu'il voit ça comme une fin de carrière. quoi Castor qui dit le truc, c'est qu'on ne verra jamais Hamilton essayer une 10 car à la fin de sa carrière, donc la comparaison est compliquée. Mais on n'est on est pas là pour comparer finalement. Moi, si à la fin. Il y a d'autres fragiles. Oui, en plus, il pourrait pas te dire dans une 10 car, <rire> le pauvre. Non, mais encore une fois, le truc, c'est tout bête, mais. Euh... Euh, Marcus Ericsson aujourd'hui ne il... regrette absolument pas sa carrière. La... On l'avait dit en... en badinant, bien sûr, mais avec un fond de sérieux. Euh, après... après Monaco, aujourd'hui, qui a la meilleure carrière en, en sport automobile entre Marcus Ericsson et Charles Leclerc bah... <rire> Les chiffres, ah. quoi, techniquement, ils te diraient que c'est pas forcément Leclerc. Quoi. Donc, euh, y a pas que il y, y, y, y en a un qui a un tiers de triple couronne et pas l'autre. Voilà, il si y en a un qui est plus proche d'obtenir un triple couronne c'est pour l'instant Marcus Ericsson. Ça serait la grosse cote. Euh, serait la Même s'ils nous font du pro âme en F1 ouais. ou je ne sais quoi, machin, mais voilà, c'est encore une fois, c'est pas mal. Hein. Euh, et finalement, tu, tu regardes un mec comme Montoya, et même s'il a marqué la F1 de son empreinte parce qu'il a été, et celle de Schumacher aussi, euh, de son empreinte parce qu'il a été justement euh, super bon dans ses débuts, euh, ce qu'on retient qu à la fin de son palmarès, c'est ses Indy 500, en fait. C'est pas, le, pas autre sûr. chose, quoi. Donc... Euh... Et, Et c'est Alexander Rossi justement qui a donc gagné l'Indy 500 en 2016 qui expliquait que quand il était en, à l'époque ça s'appelait encore GP2 puis ensuite Formule 1 que euh, justement quand vous évoluez dans, ce, dans cette sphère de la, de la Formule 1 c'est comme si aucun autre sport automobile n'existait autour en fait mm. vous êtes tellement, toute votre énergie, toute l'attention médiatique est tellement sur ce sport là que euh, c'est pas que pour Lewis Hamilton le WEC ou l'IndyCar n'existent pas mais c'est que ça ne l'intéresse pas dans la mesure où Euh, on lui fait comprendre qu'il est, euh, qu est dans le sport le, le automobile le plus suivi. Donc, je pense que tant qu'ils n'ont pas conscience de, de l'extérieur, tant qu'ils sont dans leur carrière... D'ailleurs, on demandait à Verstappen et à Perez après Monaco si la triple couronne les intéresserait. Ils ont dit tout de suite non, ça ne nous, nous intéresse pas. On, on verra quand ils auront euh, l'âge d'Alonso, par exemple. Qui Alonso, si on lui demandait il y a 10 ans quand il, était au, quand il jouait le titre avec Ferrari, je pense qu'il aurait dit non aussi. Euh, voilà. ça, ça, dépend, ça dépend du stade de, de la carrière. Ça dépend de où vous en êtes dans votre carrière aussi. Et aussi de la personnalité. Euh, bah, par exemple, Hamilton. Milton, c'est vrai qu'on peut penser qu'après sa retraite en Formule 1, je ne suis pas sûr qu'il qu qu continue en, en, pour, pour automobile ailleurs. Peut-être que je me trompe. Là, Wallonzo, je ne vois pas arrêter avant 60 ans, par exemple. Mais euh, <rire> voilà, donc c'est aussi une question de personnalité des pilotes. Et encore une fois, le fait d'évoluer, je pense, dans la sphère de la F1, on ne se rend pas compte. Mais pour eux, je pense qu'ils sont, ils sont, ils sont dedans en permanence. Et ils vivent, ils vivent dans un monde un petit peu à part. où Il euh, n'y a pas grand-chose autour. Quoi. Je pense qu'il faut en tenir compte. Oui. Moi, moi ce qui me... Andorozo est un truc, encore une fois très fort hein. mec roi de la communication puisque il passe maintenant pour l'homme le plus touche-à-tout du monde machin ah, il adore tout hein, il lui un volant alors que jusqu'en 2016 il n'en avait strictement rien à faire ça, mais... <rire> en 2017 Zach Bond qui a fait bon allez euh, allez ok on est nul je te trouve un volant ailleurs ça, ça te plairait oui allez pourquoi pas il se retrouve allez là maintenant le mec c'est devenu la rockstar des ovales là c'est <rire> le, le mec tu demandes à un fan de F1 ça y est c'est Taylor Nart maintenant le gars c'est là bah, bon on est con fait, Fonzo, le roi des ovales machin ouais, quand même euh... alors que deux de ses trois participations à 500 ont été euh, tentatives de qualification pardon ont été vraiment pas terribles ah bah ouais euh... Écoute, euh, 2020 ça reste son correct mais... son meilleur résultat en Indy 500 je crois que c'est 20ème donc voilà c'est pas non plus <rire> ça va <rire> enfin moi il s'était qualifié cette année là euh, mais il n'y pas... oui, avait, euh... avait que 33 voitures <rire> je crois que oui je crois qu'en plus, plus en 2020, <rire> 2020 il n'y avait pas déliminé je crois donc effectivement ça aide euh, non non, mais voilà il y a été rookie de l'année en abandonnant oui mais c'est pas le seul Johans Jimmy Johnson a été rookie de l'année en abandonnant il y a 47 ans d'ailleurs euh... je crois que Kyle Kirkwood a quelque chose à dire Non, David Maloukas, pauvre Ah oui, une... ah oui c'est Kirkout qui l'a... Oui, oui, c'est Kirkout qui a littéralement dit, écoute, moi j'ai risqué ma vie pour te dépasser, ça ne sert à rien. <rire> c'est nul. Et David Maloukas qui aujourd'hui a un, un faux trophée de rookie de l'année, donc c'est bien, bon, c'est le, le championnat, c'est ça. <rire> euh, a dit, ceux qui n'y restent pas peuvent avoir du succès. on peut rarement voir ce qu'il en est de ceux qui restent là toute leur carrière. Oui, mais alors après... Ouais. Je pense qu'on peut quand même dire, par exemple... En gros, si tu restes en F1 toute ta carrière, c'est quand même que tu as le niveau. Enfin, oui. euh, moi, je, je vous le dis... Voilà, par exemple, si on prend cet exemple-là, tout con, c'est le premier qui vient en tête comme ça. Pour moi, David Coulthard, il est capable de... de à, à son prime, évidemment, il est capable de plier la moitié du plateau d'Indica. Enfin, je veux dire, ça ne me paraît pas... Euh, ça me paraît pas décollant non plus. Euh, non. Donc, euh, voilà, pour prendre vraiment l'exemple d'un pilote qui, après, la F1, n'a plus rien fait. Là, pour le coup, David Coulthard, c'était... Euh, oui. Il a arrêté fin 2008 et il a une du par ailleurs. Oui. <rire> est pas Vous pourrez voir avec un panneau Red Bull, un panneau Rolex, un panneau hyde Vous pouvez le voir un petit peu partout. Il y a un micro-scale sport. <rire> mais euh, voilà, c'est des pilotes où effectivement, euh, tu, tu enfin, à partir du moment, je pense qu'à partir du moment où tu es capable de gagner des courses en F1, régulièrement. Je ne compte pas Maldonado, pour l'instant Ocon et Gasly, même si euh, ils ont démontré beaucoup plus de choses que Maldonado, mais ça reste un one-shot. À partir du moment où tu capable de gagner régulièrement en F1, je pense qu'en IndyCard tu peux aller plier tout le monde. Le enfin... haut du panier, c'est au moins 3 victoires en F1, je pense. C'est ce qu'a fait <rire> Voilà, Ouais, c'est-à-dire qui a gagné 3 victoires en, en F1 Enfin pour le coup, je pense que t'es très bon en Indycar, Je tu... ne tu sais pas qu'il n'a aucun... aucun sens, <rire> juste, juste de la haine gratuite, a pas de... Bah, mais euh, ouais, il y aurait été meilleur au moins. Mais bon, c'est pas du tout le débat de la soirée. On fera une émission spéciale sur lui à l'occasion. Oui, oh oui. On... <rire> il n'y aura fait... personne devant, mais <rire> on s'amusera bien. Tellement peu, tellement peu de grands points F1 qu'on a largement le temps de vous caser des émissions spéciales sur Inzara <rire> <sur, rire> et euh, sur Carl Linger, et, euh, et évidemment sur un bon petit Roberto Moreno, où là l'émission ah. sera extrêmement longue. Bien, Roberto bien longue. Moreno, ça permettrait de parler de Forti et ce serait marrant quand même. On pourrait parler d'Andrea Moda aussi. Hein, donc autant mmh. dire que ça, serait, euh... ça serait quoi la fin cette émission sur les équipes pourries de la F1 Ah, J'ai peur qu'elle soit trop longue en fait. On ouais, a plus que 2 heures. Ah, c'est ouais. Parce que nous on pourrait faire 1 et 30 sur Life, on dirait, live en disant ah oh, live ils étaient oh, nuls, oh. ils ont fait un moteur. Enfin, de... On fait un format Eurovision, on commence à 20h, on finit à minuit. Et on donne des points à la fin. Ah ouais <rire> Tu fais un peu la modate, je pourrais dire. D'ailleurs on va marquer quand même, petit aparté, c'est très bon pour Amarie euh, Cordel qui a réussi à marquer euh, 12 points, ce qui n'était pas forcément le cas de la logique à l'Eurovision. Alors, euh, si... On... <rire> si, si, sur, sur le market. Je crois qu'au public, on a fait 4. C'était bien. C'était bien 4. points, points c'est bien. Euh, 5, je ne sais plus. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il nous restait encore bah, bah As. Rassurez-vous, le gros morceau arrive. Euh, mais As, bah voilà. Mick Schumacher a fini. Il n'a pas cassé de carbone. C'était un week-end aussi, malheureusement pour Kelly Magnus. Il était là. Par contre. Oui. Ah oui, normalement. Oui, mais alors à un moment donné, vous ne pouvez pas lui demander d'être rapide et de ne pas casser la voiture, visiblement. Je suis désolé, ça semble, ça ouais. semble être très méchant ce que je dis, non. mais c'est sûr. Il a, il a dit que c'est juste qu'il il était lui-même un peu embarrassé de ne pas avoir fait mieux que dernier, et... parce que la voiture m'a été mieux ce qu'il a fait, mais bon, effectivement, il faut qu'il ajuste le curseur maintenant entre, euh, entre faire des erreurs et, euh, et faire de la perf. Après, je tiens quand même à dire avec Mick Schumacher, je trouve que oui, il casse, machin, il y a des gens qui font des classements sur Reddit pour montrer à quel point il coûte cherasse, mais... Et puis les gens qui les relaient sur Twitter, mais euh... la course, je... hein La course, pardon. La non, course, non, deux fois pas des fois, je vous dis des mots comme ça sans, sans raison. C'est ça. <rire> la la course.fr. Mais euh... et je trouve que euh... c'est moche parce que finalement, il ne fait que deux conneries assez importantes cette année, et c'est juste qu'à chaque fois, la voiture est détruite, mais euh... parce que euh... parce que c'est pas de bol en fait, parce que tout... mais je veux dire, à Jedi, il fait une, une erreur qu'il n'arrive pas à rattraper, des pilotes alpines font la même. Euh, finalement il n'a pas de chance et à Monaco il fait la même erreur que Ricardo sauf que Ricardo termine avec un aileron et une suspension et lui il coupe la voiture en deux mais euh, dans les faits c'est pas euh, je comprends que ça coûte cher à ah, As et qu'il faut qu'il arrête de toute façon effectivement, un pilote dans sa deuxième saison ne peut pas euh, continuer à couper la voiture en deux une fois toutes les quatre courses mais il faut quand même enfin, voir avec Schumacher que c'est pas non plus le désastre que certains euh, disent il est un peu à la ramasse par rapport à Magnussen mais pas tout le temps Euh, il progresse, il fait, moi je trouve qu'il est très bosseur, donc euh, là aussi, je trouve que, ouais, c'est, enfin, autant il y a des pilotes que je ne veux plus défendre, autant lui, je pense que je vais encore défendre un moment, parce que je trouve que le tableau qu'on a fait est un peu, euh, un peu violent pour un pilote qui est que, que dans sa deuxième saison, sur un gros changement de règlement, hein, donc il ne faut pas oublier qu'en fait, sa saison de l'an la, de dernier, c'est un peu comme Sonoda, ça compte pas forcément, enfin, euh, ça compte, mais il y a quand même une vraie remise en question à faire qui est difficile pour un pilote qui n'a pas d'expérience, donc... Euh, Voilà, je trouve qu'effectivement, là au moins il a fait un week-end prudent à Bakou, il casse pas de carbone. Il a l'air un peu moins à l'aise que l'an dernier, mais je pense que à la fois les voitures sont plus piégeuses, et à la fois je pense qu'il avait vraiment le stress de la remettre dans le rail. Donc euh, je pense que de là, il peut que progresser, et je euh, vois pas trop, pas trop de soucis. Euh, pas trop de soucis, voilà. Ouais, je suis d'accord avec Manu, je pense qu'il a été un petit peu inhibé ce week-end. Euh, ça a beaucoup parlé évidemment de tous ces accidents depuis Monaco. Ça fait, ça fait plusieurs cartons qui commencent à coûter cher là, hein, entre Jeddah, Monaco et autres. Donc forcément, euh, il est dans une, une équipe qui, qui n'atteint même pas les budgets plafonds, il faut le rappeler, euh, et évolue encore en dessous des, des budgets capés. Donc euh, le, moindre, le moindre accident euh, coûte très cher. C'est Günther Steiner qui expliquait par exemple que pour la course dimanche, ils n'avaient qu'un seul aileron avant de, de rechange pour les deux voitures. C'est là où ils en sont en ce moment. Ils ont, Ils ont un énorme retard sur la production de pièces et le fait qu'il y ait eu des, des accidents, ça, ça ne les aide pas. Euh, voilà, les évolutions sont prévues pour Silverstone pour, euh, pour parler un peu de performance. Euh, même si la performance, encore une fois, ce n'est pas le problème chez As. En ce moment, c'est terminer les courses, euh, soit grâce à la fiabilité, soit en ne faisant pas d'erreur de pilotage. Là, c'est sûr que ça commence à faire euh, beaucoup de courses. Ça fait 4 courses de suite, 100 points. Voilà, encore une fois, on, on parle de, de As, comme je l'ai dit, tu, l'un des plus petits budgets du plateau et d'une équipe qu'il ne faut pas l'oublier, qui l'année dernière était bonne dernière et qui roulait plus proche des F2 que des F1 donc c'est, voilà il faut qu'il, encore une fois il faut qu'il réouvre un cycle un petit peu plus vertueux pour eux qu'il recommence à marquer des points, notamment Schumacher ça, ça lui ferait vraiment, je pense, vraiment du bien de marquer son, son premier point F1 et puis, et puis voilà, la, la, la saison est malgré tout d'une certaine manière déjà réussie pour eux je pense que s'ils arrivent en fin de, ce, de championnat des décrocher une 7 e ou 8 e place, ce sera, ce sera une excellente année pour eux Et, euh, et voilà, je suis confiant pour eux, je pense que d'ici quelques cours, surtout quand les évolutions seront là, ça peut, ça peut recoller un petit peu au reste du plateau sans problème. Bon, 22h27, le moment. allez, les enfants sont couchés, <rire> <rire> ça va pouvoir <rire> devenir <rire> violent. <rire> Puisque Charles Leclerc et Carlos Sainz sont abandonnés ce grand prix sur des problèmes mécaniques, bravo enfin euh, comme on dirait dans d'autres circonstances. Béavo, la, la Scudaya Ferrari. Euh, là, qui dit l'aéro, c'est pour ceux qui ne savent pas faire de moteur. Putain, j'ai mal. Ah oui, ah c'est sûr que si Enzo Ferrari pouvait dire la dernière, peut-être qu'il aurait euh, moins parlé à une certaine époque. Mais là, autant vous dire. <rire> c'est vrai. Même si, alors, même si après, le pauvre Enzo Ferrari, on rappelle que toutes les, toutes, ouais. les, toutes les stations de la F1 viennent d'Enzo Ferrari. Donc forcément, c'est assez, euh, assez compliqué. De toute façon, c'est Swenzo Ferrari, sauf si c'est concerne le pilotage, c'est de Senna. Ou des fois, Mario Andretti qui sort comme ça soudainement. Mm -hmm. Mais comme lui, il est plus, euh, il est plus dans le côté... Voilà. Ah si, il y a aussi euh, Pastor là, Maldonado, euh, il lost de rire, mais sinon... Alors, c'est quand même, mais là, autant vous dire que chez Ferrari, c'est complexe. Hein, voilà. C'est 44-0 sur un circuit où tu fais la pole. Euh, alors, déjà, je vais commencer par une Petite mise au point je vois beaucoup de gens qui disent oui ferrari ça touche le fond ferrari c'est une catastrophe ferrari il n'y a pas la perf pas la fiabilité calmez vous ferrari elle est dans une situation que huit équipes de f1 lui envient. Eu envie euh, faut pas oublier ça non plus moi je fais jusqu'au septième tour ouais, je, <rire> <rire> non, mais après encore une fois les font un nombre de casse mécanique qui est pas beaucoup euh, supérieur à celui de red bull euh, là c'est vrai que c'est malheureux parce que ça arrive sur le même grand prix et ça fait double abandon C'est une horreur. En plus, Red Bull fait le doublé, meilleur tour en course, ça fait vraiment très mal. 44-0, c'est une branlée. On va pas dire le contraire. Mais euh, voilà. moi, moi, en tant que fan de McLaren, si McLaren avait fait un double abandon cette année, mais avait déjà remporté des courses cette année, fait six pôles et euh, se battait pour le titre ah, mondial, j'aurais bien plus ce sourire. Je ne toucherai plus le sol depuis le mois de mars. Donc là, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Oui, euh, c'est décevant. Oui, Ferrari semble retomber dans ses travers 2017-2018. Mais oui, il y a deux ans, Ferrari était sixième force du championnat du monde. Donc, euh, c'est des progrès, ce n'est pas idéal. Red Bull est de toute façon une machine à gagner. Euh, Red Bull a quand même, encore une fois, ils ont l'expérience de l'an dernier, d'une saison ultra violente dans laquelle ils ont été au top pendant 22 Grands Prix. Et cette année, ça va être la même. Et Ferrari, effectivement, n'a toujours pas les clés, apparemment, pour être au top aussi longtemps. Euh, maintenant, la saison n'est pas finie non plus. On a vu que ça peut vite tourner. Il euh, ne faut pas oublier que l'an dernier... Red Bull fait une longue série de victoires à ce moment-là de la saison, et derrière, ils, touchent plus, euh... enfin, ils sont éclatés par Mercedes sur les courses suivantes. Donc, c'est pas perdu pour Ferrari, et la situation de Ferrari reste quand même très bonne. La voiture est hyper rapide. Il euh, y a un peu moins d'exploitation des pneus, donc il y a des courses un peu plus compliquées, et peut-être qu'il faut qu'ils travaillent ça en début de week-end plutôt que la pole. Mais, mais quand même, Leclerc en est à 4 pôles consécutives, 6 pôles cette année, et son pire départ de la saison, c'est deuxième. Je veux dire, enfin il faut remettre les choses dans leur contexte, Ferrari fait une excellente saison, ils sont là à Bakou, ils étaient une seconde autour de mieux que toutes les autres écuries sauf Red Bull, c'est gigantesque, donc euh, c'est décevant, ils prennent une grosse frouste, et effectivement ça fait mal, parce qu'ils étaient l'équipe en forme du début de championnat, c'était clairement les favoris pour le titre, ça n'est ne plus du tout les favoris pour le titre, et même s'ils méritent un carton rouge pour Bakou, il ne faut pas non plus tout jeter ce qu'ils ont fait, il ne faut pas jeter tout le travail de Binotto, il ne faut pas jeter tout le travail de Mekiès juste le travail des ingénieurs qui ont bossé sur la voiture parce que la f1 75 est une excellente voiture qui a un potentiel de développement énorme et qui n'oublions pas sera leur la, la base des armes qu'ils auront jusqu'en 2026 donc euh, potentiellement la f 175 ou où c'est de ses, deux, ses euh, successeurs vont euh, apporter un titre à ferrari donc euh, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, voir ce, le, le, le verre d'eau complètement vide, ni même à moitié vide. Et, euh, et même si ça fait mal de, de prendre un 44-0 à bas la saison de Ferrari est pour l'instant très bonne. Euh, voilà, J'ai vu beaucoup de gens qui sont hyper violents avec Binotto, hyper violents avec Ferrari. Je comprends la déception, mais il faut quand même raison garder. Je, je enfin crois qu'il y a beaucoup de tifosis, comme on dit les supporters porteur de Ferrari, c'est évidemment l'équipe qui génère le plus de passion et je pense que forcément quand, on voit, quand vous voyez votre équipe préférée qui mène la course et qui, et qui casse le moteur c'est bon. toujours... En plus c'est des images dont on n'avait plus forcément l'habitude dans, dans la F1 moderne, ça fait, ça fait une dizaine d'années maintenant de, de mémoire qu'on n'avait mmh. pas eu une saison avec autant d'abandon technique comme ça, à l'époque où Vettel remportait ses titres avec Red Bull, il y, a eu, il y a eu une ou deux saisons où il avait aussi été pas mal embêté par la mécanique en étant en tête de Grand Prix, mais c'est vrai que ces dix dernières années, c'était pas une habitude on a, Hamilton avait cassé son moteur bien sûr, c'est une image qui est restée très célèbre en Malaisie 2016, mais ça reste des images très, très rares en Formule 1 et un peu moins cette année. Rappelez aussi qu'on est sur un, un, un tout nouveau cycle de, de voitures avec des nouveaux règlements, que c'est normal euh, avec des voitures neuves que les équipes euh, connaissent un peu moins leurs limites et prennent plus de risques. Et je suis d'accord avec toi Manu. Euh, Aujourd'hui, si vous me demandez si je préfère être à la place de Leclerc ou de Hamilton, bah, je préfère être à la place de Leclerc, même si je termine une course sur deux. Mais si une course que je termine sur deux, bah, je suis soit deuxième, soit premier. Je préfère ça que d'être dans une voiture qui va terminer toutes les courses, mais avec laquelle je serai au mieux cinquième. Sincèrement, je suis, suis d'accord avec ce, ce point de vue-là. Et euh, on a fait un tiers de saison. Ils ont aussi le droit de progresser. On disait après l'Australie que c'était mort pour Red Bull. On ne va pas dire après Bakou que c'est mort pour Ferrari. On a fait un tiers de saison. Euh, ça peut s'inverser d'une course à l'autre. Les écarts restent serrés. Alors, un peu plus au championnat pilote que constructeur. C'est vrai que chez les constructeurs, il y a un matelas qui devient assez conséquent euh, pour Red Bull. Mais chez les pilotes, ça peut encore s'inverser en une seule course. Donc, euh, tout n'est pas à jeter. La voiture reste extrêmement rapide sur tous les circuits, il faut quand même le dire. Elle euh, n'est pas toujours la plus rapide, mais elle est toujours dans les deux plus rapides. Et elle n'est jamais très loin de la Red Bull. Ce n'est jamais une voiture qui a été larguée par Red Bull cette année. Et euh, ils vont gagner encore plein de courses cette année, j'en suis persuadé. Donc euh, Donc tout n'est pas à jeter. Et s'ils n'emportent pas le titre cette année, il faudra leur donner une, une ou deux années de plus. C'est une équipe qui n'a pas remporté un championnat depuis très longtemps. Euh, ils font face à Red Bull, qui est une équipe qui a prouvé euh, depuis euh, surtout les dernières qu'ils étaient capables de gagner. Ils ont plus de confiance. Ils ont du personnel qui a de l'expérience. Ils ont un meilleur duo de pilotes, je, le, je me permets de le souligner aussi. Et euh, voilà, laissons un petit peu de temps à, à Ferrari. Ne tombons pas sur Binotto quand tu dis qu il dit qu'il ne vis pas le titre. Je trouve ça intelligent, ça part, moi, finalement, d'enlever un petit peu de pression à Ferrari, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Et, et ils arriveront. Euh, si ce n'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine ou, ou dans deux ans. Mais ils ont très bien abordé ce, ce début de règlement. Ils ont encore des problèmes de fiabilité. On a vu que ça avait touché d'autres équipes. Et si on leur un peu de temps, et si ce n'est pas cette année, je pense qu'ils voilà, seront, ils seront là dans les saisons. Dans les bon, moi, ce faire. qui m'inquiète un peu, Paul, c'est qu'en en fait, ils sont face à Red Bull. C'est ça le souci pour moi. C'est que. Enfin, euh, faut quand même se remettre dans le contexte où, mis à part 2020, là, on est dans la période de la saison où Red Bull n'est, entre guillemets, pas bonne. Hein. Euh, Red Bull leur force c'est de développer une voiture c'est d'arriver avec un concept très simple et de, de réussir à développer à débloquer la situation un peu plus loin dans la saison donc moi je me dis si tu arrives là avec un, un tel écart à bas coût et que Red Bull va encore pouvoir développer la, la voiture est-ce que Ferrari pourra suivre le rythme sauf donc. que c'est un peu différent parce que Red Bull a développé en, en vraiment grosse force sa voiture en début de saison Ferrari amène des évolutions oui. par touche avec des gros packages d'un coup Red Bull en amène tout le temps mais finalement euh, pour l'instant c'est payant mais je ne sais pas si Red Bull pourra maintenir le même rythme de développement que mmh. ce qu'ils font actuellement et Ferrari prendra potentiellement plus de, de, de, de pas en avant quand elle développera sa voiture donc euh, ça n'a pas été vraiment le cas en Espagne mais ils ont quand même vraiment été mieux en performance Ferrari par rapport à Red Bull qui prenait déjà l'avantage depuis les Mini Romagne Romagnes euh, les trois dernières courses ils n'auraient peut-être pas tout gagné, mais ils n'auraient pas tout perdu, et ils ne les perdent pas à cause de la, de la performance de la voiture. Moi, je pense qu'effectivement, il y a encore des, des problèmes à régler chez Ferrari, notamment dans l'opérationnel, mais je ne les vois pas comme, comme, étant, euh, comme étant complètement à la ramasse, et surtout que je ne les vois pas comme ayant perdu déjà le, le, le championnat, dans le sens où ils ont une grosse évo qui arrive à Silverstone, je crois. Euh, rien ne dit qu'à ce moment-là, ils ne vont pas trouver un truc qui ne va pas faire gagner à la voiture une grosse poignée de dixième, quelques kilos, et euh, être vachement plus à l'aise. Donc, Euh, à ce moment-là, il pourrait repartir sur une série de, de, de, de pôles et potentiellement de victoires qui remettraient le clair devant. En fait, on, va, on risque d'avoir toujours cette, cette espèce de décalage dans les, euh, dans les performances, mais Ferrari pourra de nouveau avoir des phases, comme au début de saison, où ils seront, euh, ils seront bien meilleurs. Donc après, effectivement, il faudra que les deux voitures soient à l'arrivée, que les deux pilotes ne fassent pas de conneries, que les stratégies euh, soient euh, bien respectées, bien faites, Et que, euh, que, tout le monde, enfin, que, que tout se passe bien, c'est vrai que sur Ferrari ça paraît toujours un peu euh, hasardeux que tout se passe bien, et c'est finalement là leur grande faiblesse. Mmh. C'est ce qui leur coûte le titre en 2017-2018, pas enfin, pour les mêmes raisons les deux années. Euh, c'est ce qui pourrait leur coûter le titre cette année. Malheureusement, c'est vrai qu'en face ils ont le haut du panier, c'est-à-dire Red Bull en 2017-2018 c'était Mercedes. Et quand on voit le niveau de la saison 2021 de ces deux équipes-là, parce que moi je maintiens que ce qu'on a vu l'an dernier c'est vraiment de la haute voltige, euh, c'est des équipes qui sur 22 courses était tout le temps au rendez-vous, tout le temps en tête du course, tout le temps là, tout le temps euh, au meilleur niveau, imbattable, euh, sans faire d'erreur, que ce soit les pilotes, les équipes. Et vraiment, effectivement, c'est euh, ce qui se fait de mieux en F1. Donc euh, même si Ferrari perd face à, à Red Bull cette année, mais finit pas très loin et largement devant le reste du peloton, c'est déjà une très belle saison. Et je pense que tous les tifosi il y a deux ans euh, auraient, euh, comme dirait. Euh, Hunter Steiner, baissez tout le panneau pour voir ça. Donc euh, voilà, au bout d'un moment, il faut aussi re remettre les choses dans leur contexte et dire oui, c'est décevant, mais rappelons-nous d'où ils étaient il y a deux ans et il n'y a pas d'équipe qui aujourd'hui a fait une aussi bonne progression ces deux dernières années et qui peut se targuer d'avoir autant fait de progrès. Et Bien sûr, suite, mais là, quand, dis... quand, quand j'évoque la Manu, le, le désastre, c'est vrai que le, le, voilà, c'est effectivement les deux abandonnent là, mais ouais, tu, tu vois déjà Sainz qui fait pas une, bonne, une très bonne ouais. saison non plus. Euh, voilà, ça, ça perd quand même des, des points là ce qui est positif je trouve quand même c'est que j'ai quand même pas l'impression c'est pas Leclerc qui les perd parce que c'était ce qui se passe en 2019 euh, on pense à l'Azerbaïdjan, il perd la pôle en, en, en se mettant dans le mur, il fait beaucoup d'erreurs véritablement euh, il perd l'Allemagne aussi sur une, une petite faute, en tout cas il perd un bon résultat en Allemagne euh, donc voilà, c'était lui qui faisait beaucoup les erreurs, ici il a clairement fait un pas en avant euh, donc ce qui mérite ce garçon maintenant c'est une voiture qui puisse se battre pour le titre il l'a Il faut maintenant qu'il y ait la, la fiabilité, que l'opérationnel soit aussi de son côté. C'est des petites choses comme ça qui font que voilà, c'est c'est pas simple. Euh, c est, c est... On parlait de situation enviée. La situation de Max Verstappen, elle est enviable littéralement partout au paddock, puisque lui, on lui a offert, voilà, au bout d'une saison et demie, la... peut-être la meilleure équipe. Pas forcément, évidemment, la meilleure voiture à l'époque, mais en tout cas, en termes d'opérationnel, peut-être les, les meilleurs. Ah, bah Red Bull, c'est dans le ouais, euh... Quasiment jamais d'erreur, la preuve, euh, il rate un arrêt pour Perez, ils font 5 secondes, tout le monde crée au complot, alors que non, c'est juste le premier arrêt qu'il rate en 2 ans mais euh, je pense que Ferrari oui effectivement il y a du travail qui reste à faire mais il y a beaucoup de travail de fait notamment en coulisses tout le monde dit oui Binotto euh, il, il est insupportable il ne s'énerve pas mais en même temps ça, ça, ça apporterait quoi devant les micros de dire on a fait de la merde on est mauvais je vais licencier la moitié des département moteurs. derrière c'est même pas lui qui passe ses coups de gueule je pense que c'est Laurent Mecquies et Euh, c'est quelque chose qui se fait en interne il n'a aucun intérêt aujourd'hui alors que Ferrari est un petit peu en balotage défavorable pour le titre à renfoncer tout le monde publiquement et bien sûr qu'il a raison de faire ça, moi je trouve son management hyper intelligent euh, il a raison de garder cette dynamique positive, Ferrari en a besoin aujourd'hui ils ont besoin de, de justement ce, ce, ce, cet élan pour sortir de l'ornière plutôt que de se faire enfoncer la tête dans l'eau à la moindre contrari contrariété du patron euh, on voit bien de toute façon chez Aston Martin que ce genre de management ne fonctionne pas Donc, euh, moi je trouve ça très intelligent de sa part Euh, et finalement c'est ce que font des Horner, des Wolf et des, des gens comme ça c'est jamais des gens qu'on a vu démonter leur équipe publiquement euh, quand il se passait quelque chose donc euh, pour moi c'est important que, que Binotto fasse ça et je trouve que la saison de Ferrari ressemble à une saison d'équipe qui joue le titre pour l'instant ils n'ont pas à rougir, oui il y a des problèmes de fiabilité malheureusement c'est des nouvelles F1, il y a des contraintes énormes sur les voitures qui n'étaient pas avant je pense au marsouinage qui fait vraiment des dégâts sur les mécaniques euh, le problème hydraulique, on a vu la Haas de Schumacher Il y avait un problème, pas hydraulique, mais de fuite d'eau réellement parce qu'il y a quelque chose qui s'était déboîté. Euh, je pense que des problèmes hydrauliques de Sainz, ça peut venir là aussi. Et euh, il, faut, euh, il faut pas qu'il qu y ait de... de, de... Enfin, pour moi, c'est normal. Et je vois dans le chat, on me dit oui, il minimise l'erreur plutôt que seulement soutenir son équipe. Mais en même temps, l'erreur, c'est des casse mécaniques. Comment tu veux la minimiser Il dit bien que c'est préoccupant. Il dit qu'il est préoccupé par la fiabilité et qu'il faut qu'il la résolve. À partir de là, qu'est-ce qu'il veut faire de plus Il ne va pas dire... Euh, Telle personne a sûrement mal monté le moteur ou telle personne a développé une pièce défaillante. Il ne peut pas faire ça. Donc, euh, Moi, je, je trouve que le management par le positif est ce dont a besoin Ferrari. Plutôt que cette culture, et il a raison finalement parce qu'on sentait que tout, tout le monde se tapait dessus un peu quand c'était euh, 2017-2018, dès qu'il y avait un, un week-end mauvais. On disait ⁇ Ah non, on ne doit plus faire ça, il faut absolument, euh, on ne peut pas se permettre. ⁇ Et au final, ça ne fonctionnait pas. Donc il a raison de changer la, la, la façon de faire. Et pour l'instant, quand on voit l'évolution de Ferrari depuis 2020, ça lui donne raison. Depuis l'année, je parle 2020, parce que à la fois c'est leur pire année, à la fois c'est l'année où Binotto a arrêté d'avoir la double casquette, et où Mecquies a pris le relais sur la gestion sportive, en fait. Et où finalement, c'est là qu'on a vu que ça fonctionnait vraiment très bien, où il a, il, a un peu, il a imposé deux directeurs techniques, un directeur technique châssis, enfin trois même, un châssis, un aéro, un moteur, euh, Mecquies à la gestion sportive, et lui, au chapeautage de ces gens-là. Et sous cette... Euh, sous cette, cet organigramme, Ferrari fonctionne. Donc maintenant, il faut régler les détails, mais ça ne sert à rien d'éclater en place publique les gens qui, euh, qui finalement, n'ont pas fait d'erreur ce week-end. Une casse mécanique, c'est de la F1, c'est des mécaniques qui sont monstrueuses et ça arrive. Et Honda n'est pas exemple de, de, de défaut, Red Bull n'est pas exemple de défaut, ça leur arrivera encore. Euh, là, ils n'ont pas de problème, mais le nombre de, de, de problèmes de DRS qu'il a eu Verstappen, on n'a jamais vu quelqu'un, euh, Horner ou Marco, aller critiquer l'aéro ou aller critiquer Les gens qui avaient fait les pièces d'actionnage du DRS. Ça peut arriver, c'est de, de, de la mécanique de très haut niveau et ça fait partie du jeu. Donc, là, moi, je pense que le management est bon et pourtant, je n'ai pas spécialement d'affection avec Ferrari. Je pas forcément, ce n'est pas une équipe que j'aime voir gagner euh, ou quoi, je m'en fous, en fait. Je suis assez indifférent parce que ce n'est pas une équipe que j'ai soutenue depuis toujours. Mais je trouve que là, pour le coup, c'est devenu la cible facile euh, de dire Ah oh là, là, Binotto, de toute façon, il ne sert à rien. Non, Binotto, je suis désolé, c'est devenu un excellent gestionnaire d'équipe. Et pour l'instant, Ferrari n'a pas, pas péri dans la demeure. Encore une fois, leur saison n'est pas foutue. Ils gagneront des courses, comme tu dis Paul, et surtout, ils ont encore une chance au championnat. Donc, euh, laissons-leur le temps et faisons leur confiance. Les gens de, qui sont fans de Ferrari devraient faire confiance à Ferrari, même si ce n'est pas facile après des années d'échecs. Ouais, Non, non, pardonnez-moi, je, je voyais autre chose, mais non, non, c'est effectivement... Il voilà, faut, faut rester maintenant vivement évidemment l'émission Grand Prix de la semaine prochaine où vous parlerons du deuxième double abandon consécutif de Ferris la fin de l'année où ils auront fini le troisième derrière Mercedes où on pourra repasser cette séquence la dernière victoire c'était à c'est vous la dernière victoire de Ferris pour l'instant à Belbourg c'est une victoire de suite pour là. et puis là tu viens avec un mec qui ne connaît pas la dernière victoire de Ferris c'était à Belbourg premier Grand Prix de la saison bon entendeur Avec le Covid, c'était en 2019 quand même. Là, là, là, là. En <rire> bonne entendeur, là, là, là. Bon. <rire> je crois qu'il ne connaît strictement rien. En tout cas, au niveau des championnats, ben voilà, Max Verstappen est toujours en tête maintenant du championnat pilote avec 150 points. Euh, il il n'a que 21 points d'avance sur Sergio Perez. Hein, donc, ce n'est même pas encore une victoire d'écart entre les, les deux pilotes Red Bull. Charles Leclerc est troisième du championnat avec 116 points. Quatrième place pour George Russell devant Carlos Sainz. Il est toujours devant Carlos Sainz, du coup, pour l'instant, George Russell. Et est oui, que, il, a, je... il a quasiment à égale distance entre les deux en fait il a 16 points est de, de, 17 ah, mais points, il est de 16 points encore une fois ça fait partie des choses où ouais, si la Mercedes fonctionne par magie maintenant malheureusement plus on avance plus on commence à se dire par magie vraiment parce que ça devient bien compliqué Mais ça, ça peut remonter c'est complètement fou mais il marque suffisamment de points chez Mercedes pour, pour remonter Oui, Saniton est 6ème devant l'île de Norris Valtteri Bottas et Ocon et Pierre Gasly au championnat constructeur si je vous retrouve la bonne, la, la bonne page Red Bull est en tête avec 279 points 80 points d'avance sur Ferrari. Ça, ça fait mal. C'est là, hein, quand même il y a un petit peu de douleur, tu vois, c'est pas... Donc, 44 points ce week-end, donc... Ils ont quand même pris une valise, hein, Mercedes est en 3ème position avec 161 points. Euh, quatrième place pour McLaren, bah ouais, comme quoi, hein, puis ça, ça marche plutôt bien, c'est assez solide devant Alpine, Alfa Romeo, euh, Alfa Tori, As, Aston Martin et Williams, Aston qui maintenant est à Xeco avec Aston Martin, donc oui, je pense que Aston ils vont tranquillement glisser vers la 9ème place, si ça continue comme ça... Euh, Dans, comme sur ces dernières courses. Une coup de carte qui a dit que fait un bien meilleur boulot que son prédécesseur. Maurice arrive bien. Mmh. Pour arriver <rire> est premier, ça. il faut bien arriver. Donc c'était un bon foie. Euh, ce, ce recrutement de Maurizio arrive à Béné. Alors, vous allez se demander est-ce qu'il y a pleuvoir à Montréal Je, Je me suis... tourne vers Louis Baudin. <rire> Je suis allé voir pour vous. Pour l'instant, il y a 58% de risque de pluie vendredi avec des orages épars. Il y a. Euh, des averses dans la matinée samedi 49% de risque, il est plutôt en et dimanche de course qui devrait donc de se dérouler sur le sec mais évidemment ça peut encore changer et ça dépendra de la dépression qui arrivera par euh... <rire> enfin, j'ai pas la suite là, merci beaucoup euh... Sébastien Fola, mais euh, non, non, alors quand, quand il dit euh, des orages épars, ce sont en fait des orages, parce que les gens le connaissent pas, ce sont des orages avec une eau extrêmement chargée en magnésium, évidemment. Euh, ce qui fait que la, la piste est très ah. différente à, à gérer sur. ce qui demande le Grand Prix est à 15h dimanche. Arrêtez avec ça Le Grand Prix est à 20h dimanche. <rire> Et les EL2 sont à 23h euh, vendredi. Ah, chouette. Pensez, pensez à nous qui travaillons dessus après. Ouais, vous l'avez bien choisi, messieurs. Vous l'avez bien choisi. Une semaine, les, une semaine après les 24 heures du mois. On se tape encore des horaires sympathiques. <rire> <rire> qui qui s'est tapé la nuit des 24 heures Qui a été de corvée euh, nuit des 24 heures ici Bah, c'est bien. La même. nuit. <rire> très, très j'ai fait le relais jusqu'à 34 heures du mat. Tu, tu aurais ouais. une peuveuse au 9x8 miniatur pour te récompenser de ces efforts. <rire> Merci. Ah, euh, 3 heures. Ah, j'ai fait jusqu'à 3 heures aussi, moi mais encore une fois en n'ayant rien vu de la course c'est ce qu'il encore une fois il faut, faut retirer vraiment ce, ce côté très positif moi je n'ai rien vu au niveau des, des, des 24 heures du Mans installé. mais rassurez-vous ce sera mieux en prochain et puis on en parlera quand même jeudi des 24 heures du Mans euh, dans le Racing Café où écoutez je me dois maintenant de, de, de vous en parler évidemment il y aura une révélation gigantesque puisque Gaël n'a plus de barbe <rire> donc autant vous dire que vous allez vouloir venir oh, ah, dans oui. cette émission ah, j'avais oublié ce pari parce qu'il y avait parié tout, comme d'habitude le monsieur est Toujours, euh, <rire> tu vois, très cool, juste, il avait dit euh, qu'il se raserait intégralement la barbe si euh, Toyota terminait, faisait un doublé. T'en vous dire que Toyota a fait un doublé avec 5 tours d'avance sur la Grigiano en 3 position. Il avait envie de se raser, en fait. Il cherchait juste une bonne excuse. Là, pour il faire. fait des prétextes. Hein. Donc, euh, donc jeudi, 20h30... On rappelle, si vous venez à 22h40, on va commencer l'émission depuis 20 minutes, mais jeudi 20h30, n'hésitez pas. Et surtout, si vous venez à 22h40, vous n'aurez raté que des blagues vaseuses, vous n'aurez pas raté de discussion sur le sport automobile. Oui, et puis enfin, si vous venez à 22h40, vous n'allez avoir que des blagues vaseuses ensuite. Ce enfin, de... n'est pas, euh... pas très impressionnant en soi. Hein. Mais du coup, voilà, mesdames et messieurs, vous allez voir ce que ça va donner, bien évidemment. On reparlera également, bien sûr, de Formule 1 avec ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, et puis on parlera d'Indycar, puisque ce week-end, c'était à Road America, le, le Spa Francorchon américain, qu'on a pu euh, voir oh, Joseph Nugardin gagner un petit million de dollars, comme ça, dans le, la plus grande des détentes. Nous, on se retrouve mardi prochain, à 20h30, pour revenir donc sur le Grand Prix du Canada. fait plaisir, hein, quand même, trois ans qu'on n'a pas eu le de dernier Grand Prix du, du Canada, donc c'est chouette. Donc, la dernière pourrait... fois qu'on est au Canada, on a vu le pilote deuxième à l'arrivée échanger les panneaux pour se mettre le, pilote numéro 1 de... enfin, le panneau numéro 1 devant lui. Donc, Je suis euh, content de vous dire. Du folklore. Ça, ça peut être formidable. Euh, après, on me rappelle que. Ah, J'allais dire. Non, ça, ah, depuis les, les hybrides, le Grand Prix du Canada reprend un peu de, un peu de poil de la bête. Sur 2013, c'était franchement conflant, mais là, on peut, on peut avoir des surprises. C'est toujours un peu un défi avec les pneus aussi. Il y, a toujours, il y a eu quelques éditions avant avec les pneus qui avaient fait de la merde. Donc. Euh... On s'ennuie rarement au Canada quand même, mais c'est quand même un circuit urbain, il faut oublier, donc euh, ça promet d'être sympa. Oui, mais c'est comme tous les circuits urbains <rire> actuels maintenant, tu sais, ce sont des circuits urbains permanents. <rire> oui, c'est tu sais, un circuit urbain permanent avec de l'herbe et du gravier, un petit peu. Donc... Un vrai circuit hybride finalement. Ouais. N'est-ce pas Will euh... <rire> Mathieu qui vous dit au début de la fin de Michael Maisy, Canada 2019 Ah, tu... ah mais elle était longue la fin quand même! C'était <rire> malheureusement, c'était sa première grosse connerie. Enfin, non, <rire> c'était même pas une connerie en plus. Bon, non, mais c'était euh, tendancieux. C'était euh, polémique. Ouais. Si mais surtout, c'était Emmanuel Pierrot en plus. Lui, avait juste activé une. Non, pas Emmanuel Pierrot. Ah, c'est Emmanuel si, Pierrot, s'en est, Pierou, est Pierou. Pierou, pris. Qui avait aussi des menaces de mort. Décidément, les fans de ouais. la fin sont pas toujours très fréquentables. Mais en même temps, parce que 2019, les gens Drive to Survive commençaient à venir, tu vois, tout ça, les machins. Et euh, moi, personnellement, voilà, j'ai décidé, j'ai mis de côté tout ce que je savais sur la Formule 1, donc je, je suis vraiment à la F1 depuis 2018, et là, il faut que ce soit vrai parce que c'est important. Euh, de ce que j'ai lu, c'est Mélél une, une, Pierrot est une grosse merde, il a, qui n'a jamais eu un palmarès, et qui n'est pas foutu Non, bah non. Piloter une voiture correctement. Donc à un moment donné, euh, voilà, pas, pas ce il n'y a pas du tout gagné le Mans avec Audi, et tout ce, tout ce genre de, de belles choses. Et, euh, non. Et, euh, non, mais c'est vrai, en plus, on en parle, parce qu'on en, oui. en parlait Nicolas Statifi en disant que c'est vraiment triste qu'il y a eu ces menaces de mort, Pareil pour Manuel Pirro qui est un garçon charmant, le mec est une crème et puis il s'est pris une espèce de shitstorm gigantesque parce qu'il oui. qu y a et et une puis, décision. Quoi, c est, c est... Pour les gens qui disent que c'était une des premières grosses boulettes de, de Maisy et qui, qui pensent que c'était une ère catastrophique pour la F1, n'oubliez pas que nous sommes en l'air wittich fretas et que commence le qu'il reste bien. à venir. Je commence pas très bien cette affaire. Mais il serait là eduardo Fretas ou... Euh grande question. Il n'y a pas de conflit Il n'y a pas de WEC normalement. Il faudra qu'il soit un petit peu à ce rôle parce qu'il oui. n'est pas là souvent là, quand même. Il y, y, grand... y a un grand prix, le week-end du... Ouais, il y, grand... y a un grand prix Autriche oui. le week-end du 10 juillet donc il ne sera pas là <rire> puisqu'il y a du WEC. Euh... Ça tu n'as a... pas qu'il fasse Mont Montréal et puis, euh... et puis Silverstone là Ouais, ça devrait être faisable. C'est beau hein, pour l'instant parce qu'il y a un grand prix, donc le 10 juillet il sera en WEC, il y a le grand prix Italie le 11 septembre il sera en WEC. Et puis, il y a le Grand Prix du Brésil le 13 novembre, il sera en WEC. Après, les week-ends où il n'y a pas de WEC et où c'est Wittich qui est directeur, il est quand même notre directeur adjoint, parce que du coup, ils bossent tous les deux quand ils peuvent. Ah oui, ils peuvent quand même se retrouver tous les deux. Il faut oublier que les conneries de Wittich sont aussi les siennes. Exactement. On terminera à cette très bonne blague de Mathieu, disant écoutez il a mis le feu, Pyro. Elle est gentille. 22 ans, elle passe bien. Elle passe tranquille. On l'accepte pour finir. Voilà, on se retrouve jeudi dans le Racing Café, les amis. Sinon, ce sera mardi prochain, 20h30. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Manu. C'est un Merci plaisir, à comme d'habitude, euh, de vous avoir avec moi. Merci le chat qui a été, comme d'habitude, formidable. Et à jeudi. Ciao, ciao. Ciao. ciao. Au revoir.